Nie, mais nie, Margaritas, the me and blue lights Listen to the mariachi play at midnight Are you with me? Are you with me? Solde sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine créfelle mon rêve, ma cuisine. Dit, votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dit. Dit, faites-vous plaisir.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 C'est pas en avance Kevin sur tout le monde. J'ai toujours eu un coup d'avance. ceux que <rire> je te Bon, ça va ma Héloïse Ça va un peu plus dur ce matin. Attends. Ouais, je te vois, t'as euh, froid, tu veux mais que j'éteigne la Non, non attends, ça j'ai la J'ai envie d'être encore un grand peu dans ma couette, tu vois. Elle, est, me vue, elle, est... elle est avec sa couette mouton, <rire> ça me fait bien qu'elle est Bon, Héloïse, euh, <rire> aujourd'hui, euh, on va y revenir, mais on va filer du cadeau. Les totales 24 heures de spa Oui. Ça, ça va être bien. Et puis, des euh, places pour le parc Walibi aussi. Ça, ça va être géant. Donc vous restez avec nous, ça va partir avant 10h. Et puis il y a anne il qui est là aussi ce matin. Coucou anne l'eau. Coucou les amis, vous allez bien Bah oui, ça va Comme un mercredi matin, Mais quoi. J'ai l'impression qu'on dit un peu ça tous les matins. Je sais pas pourquoi. Quoi. Allez, c'est milieu de semaine. Ouais, ben on va on va, on va, on va se motiver. On va se réveiller. On va yes. faire notre petite gym. Comme ça, moi je suis en train de faire des flexions, des extensions. Euh, voilà, on va les faire avec vous. <rire> Faites-les avec vous. Si vous venez de vous lever, on va faire euh... comment c'est l'aérobic là en télé Tu vois C'est l'aérobic. Ouais. Ouais, ou un peu de zumba, on peut faire comme ça. ça a ah non, un non zumba, de non, non, encore la zumba. Allez, tout le monde zumba, fait la zumba. zumba non. Non. enfin, on verra. On va... <rire> Allez, bougez pas. Tout à l'heure, on joue au jeu des touristes. Les premières places à gagner pour le Par quoi Liby On va s'écouter Britney Spears et puis là, on commence avec du son bien été. Tiens, le son Latin Lover. Oh, bah voilà, on commence bien. Avec Enrique Iglesias. Bienvenue sur Energy. Il est 6h02. On est content d'être avec vous ce matin. C'est les touristes sur Energy. Solo en tu boca. Yo quiero acabar. Todos esos besos que te quiero dar. A mi, no Que con él.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 Te C'est côté pitbull sur énergie il y aura Kongs aussi dans la suite des hits et on a de l'actu aujourd'hui, Louise. Et super moment aujourd'hui, en 1867, est-ce que tu savais que ce 27 juillet, eh c'est l'inauguration du premier câble télégraphique transatlantique, intéressant. Hein câble télégraphique trans, d'accord. <rire> je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air intéressant. C'est quoi Mais écoute, c'est la première ère de la télécommunication, quoi, donc c'est hyper important, il mesurait plus de 3700 km. Mais je, sais... mais je comprends pas, ça sert mais à... Mais c'est pour euh, téléphoner Ah le cap téléphone bah, ouais, bah ouais on t'expliques t'explique pas comme ça moi je me dis téléphone j'ai compris hein. <rire> donc c'était important ça. Écoute c'est hyper important c'est les premières communications. Quand même. Non mais j'ai beaucoup plus important que ça. La news à ne pas louper sur énergie Aujourd'hui c'est l'événement il fallait qu'on en parle. Hilo, euh, tu connais la blague toute pourrie tu l'as vue Oui, bien sûr. Ouais donc tu l'as vue Tu l'as vue Bah mon cul. Tu l'as vu Tu mon connais cul. pas la blague. <rire> C'est la blague je la plus de oui. tous les temps en mais c'est tu oui, je dis mais oui, tu l'as vu Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, bien tu sûr. connaissais pas cette blague Tu jamais fait ça Ça vient de faire. il y a des gens, c'est surtout une blague de vieux Il y a beaucoup de vieux qui te font la blague euh, tu l'as tu vu et, les et, et puis euh, et puis tu leur dis quoi Ils te font mon cul et ils rigolent. Oui, ouais, ouais, okay, mais ça me d'accord. OK, je bien <rire> compris le plaisir mais voilà, c'est une blague de vieux qui fait beaucoup rire les vieux. Voilà, si vous faites du tu l'as vu mon cul on est intéressé, dites-le nous. Alors tu sais qu'en France, il y a un village qui s'appelle Mon Cul et aujourd'hui, je vous promets que c'est pas une blague. Ils organisent la fête du slip Donc c'est la fête du slip à mon cul, c'est aujourd'hui ah C'est vrai je te Mais ils ont profité vrai. de l'événement euh, Alors je t'explique euh, C'est un village français donc qui s'appelle Moncu, Ils organisent cette fête euh, C'est en hommage à un sketch de Daniel Prévost euh, Est-ce que tu connais ce tout vieux sketch Non, pas du tout J'ai envie de te dire que c'est normal Parce que c'est un sketch mythique des années 70 Dans l'émission de Jacques Martin, le petit rapporteur D'accord On Mais est d'accord euh, oui, Si non. vous avez vu cette émission Si vous savez de quoi je parle <rire> Vous commencez à un petit peu vieux. Un petit peu vieux quand même. Euh, bon bah voilà, ça c'est pour le sketch. Mais euh, donc du coup, moi je me suis pris un bon délire sur Facebook, je suis allé m'inscrire à l'événement. Du coup et dans mon fil d'actualité, il est mis Kevin Berben participe à la fête du slip à mon cul. Ah ça j'aime bien, je trouve ça très drôle. Donc, ouais, je me suis inscrit, ça m'a fait rire. Et euh, au programme, alors, ils ont fait l'apéro et euh, tout dans la grande classe, tout pour la vanne, et ils ont décidé de diffuser un clip qui s'appelle S'agace dans mon cul. Donc vraiment ils vont jusqu'au bout de la vanne à deux balles. Si un vous peu y êtes, gros, ouais, ouais, ouais c'est un, un peu. peu lourd. Et ils ont, mais quand je te dis que c'est tout pour la vanne, j'ai donc suivi cet article. Et Au bout de l'article, il y avait de la pub pour un produit qui est en vente là-bas. Euh, et euh, en fait, c'est une boîte et il est marqué, euh, c'est une boîte d'air, okay. C'est une boîte d'air du village. Et euh, c'est l'air de mon cul. Et il est marqué. Euh... Je te promets que c'est vrai, tout pour la vanne Attends c'est quoi qui y est marqué sur la boîte, je vais respirer l'air de mon cul Voilà ça allait faire rire, apparemment. Donc, faut... Eh dis donc, c'est un là-bas C'est tout pour la vanne dans ce village, hein. si vous y allez faites gaffe C'est vraiment une news super importante Faites comme moi, venez vous inscrire à, à la fête du slip Je suis sûr qu'on va passer un, un bon petit moment là-bas Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique Sur énergie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 Que to jest por aquí, tu me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Si, You look like a freaky. dame cerebro y i dedo mi que pone kinky. You put it in places that I would never think it, Try it. Ella hace todo, de todo, de, todo, de todo. chez vous ou sur axabank.de slash investir. Axa, réinventons la banque. A 6h30, c'est l'heure de s'informer. Voici le flash d'Anne Laurence Doron. Bonjour Anne -Laurence. Bonjour Kevin, bonjour à tous. En France, un prêtre a été tué hier lors d'une prise de tâche dans son église de Saint-Étienne du Rouvray, près de Rouen. Un attentat revendiqué par l'État islamique est perpétré par deux djihadistes. Un fidèle de 86 ans a été blessé mais est toujours en vie. L'un des deux assaillants a été formellement identifié comme étant Adel Kermish, âgé de 19 ans. Il avait été mis en examen pour avoir tenté de rejoindre la Syrie à deux reprises. Il était placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence sous surveillance électronique. L'identification du second assaillant est toujours en cours. Il s'agit du premier attentat perpétré dans une église en France. Suite à cette attaque, deux perquisitions ont été menées hier à Saint-Etienne-du-Rouvray. Au moins, une personne a été interpellée. Selon une source proche de l'enquête, il s'agit du domicile d'un des présumés auteurs de la prise d'otage. Une autre perquisition était en cours hier soir dans une zone résidentielle du quartier nord de la commune. Il s'agirait du domicile des parents de l'un des deux présumés preneurs d'otages. Notons encore que les catholiques français ont appelé à une journée de jeûne et de prière ce vendredi. Aux états unis Hillary Clinton a été désignée candidate démocrate pour la présidence américaine. Elle a obtenu le soutien d'une majorité des délégués lors de la convention à Philadelphie. Hillary Clinton, Donc dans l'histoire, elle devient première femme désignée par un grand parti pour concourir à la présidence des États-Unis. En sport-football, l'Andorlect ramène un bon match nul de Rostov au troisième tour préliminaire allé de la Ligue des Champions. De buts partout, c'est un résultat satisfaisant pour les mauves. Il leur permet de rêver à une qualification pour les barrages de la compétition. Le match retour aura lieu le mercredi 3 août au stade Constant-Vandenstock. Encore un mode de foot de sport et de tennis cette fois, Roger Federer n'ira pas au jeu de Rio. Il met un terme à, la, à sa saison en raison d'une blessure au genou. Le troisième joueur mondial n'a plus joué depuis sa demi-finale perdue face au Canadien Raonic à Wimbledon. Et concernant la météo, on peut s'attendre à quoi aujourd'hui Ah bah c'est un peu moins bon aujourd'hui, la nébulosité augmentera à partir de la région côtière avec quelques averses en cours de journée. L'est du pays devrait encore profiter d'un temps sec et de quelques apparitions du soleil. Les températures oscilleront entre 19 et 23 degrés, ce temps variable et assez nuageux persistera en soirée et la nuit prochaine. Merci Anne-Leo, on se retrouve à 7h pour le rappel des titres. À tout à l'heure. Dit votre partenaire pour l'été. Solaire mini-format, premier soin. Tout est chez dit dit. Faites-vous plaisir. Energia Sur énergie. bon réveil, courage euh, si là vous sortez du lit, si vous ouvrez les yeux <rire> et si c'est mercredi matin c'est un peu difficile comme pour euh, l'animatrice qui est en face de moi <rire> <rire> Et Héloïse, on t'a déjà vu plus réveillée le matin si ça Ah écoute, c'est un peu plus dur aujourd'hui, milieu qu -ce, de Qu'est-ce que t'as euh... fait hier soir Mais pas grand chose justement ah, C'est peut-être ça le problème Héloïse <rire> elle est plus en forme quand elle revient le lendemain d'un barbecue quoi. Tout va bien Bon ok on offre des places ce matin pour le parc euh, Walibi Avec cette fameuse nouvelle attraction Le Pulsar, Pulsar. <rire> Voilà, Si vous voulez tester le Pulsar On va euh, jouer au jeu des touristes euh, dans 10 minutes Et aujourd'hui je viens de le décider à l'instant euh, présent C'est à dire à la seconde On va faire du blind test Blind Test, ouais, d'accord Blind Test voilà. Blind test dans 10 minutes euh, Et on va vous filer les places pour le parc Walibi Si on veut participer, si on veut jouer avec nous Eh bien c'est simple, on envoie le code Walibi par SMS au 78 Voilà, Walibi 78, 1€ le message On vous appelle, on joue au Blind Test Et vous partez avec deux places direction le parc Walibi sur énergie Bonne chance tout le monde 6h-10h, les touristes avec Kevin et Héloïse sur énergie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 Toute la Belgique pour la réveiller. Elle est en face de moi. Elle s'appelle et Croyez-moi, bon ce matin, elle a bien une bonne tête de cul. Écoute, je veux une danse. Tu veux une danse Ouais. Et dès que je ça va, va me réveiller. N'importe <rires> quoi. N'importe quoi ce matin. Bon, on vous offre des places pour le parc Walibi. Vous envoyez le code Walibi au 78. Il y en a qui vont partir encore après cette heures. Et surtout. Il y en a qui vont partir tout de suite puisqu'on joue au jeu des touristes aujourd'hui Et qui va jouer avec nous au jeu des touristes Elle vient dégueuser, elle s'appelle Marie-Christine Bonjour Marie-Christine Bonjour Marie-Christine Marie C'est toujours Coucou. ma préférée Ça va Marie-Christine Très oui, très très bien, très bien. Je t'entends très mal Marie-Christine, je ne sais pas où tu es <rire> Si tu pouvais te mettre à un endroit où on t'entend correctement, ça m'aiderait beaucoup Oula Hello, hello. Marie... Ah voilà, là, là, c'est un petit peu mieux Bon Marie-Christine, on joue au jeu des touristes ce matin Et pour que tu gagnes tes places pour le parc Walibi On va se faire du blind test Je vais te faire écouter 5 hits énergie Tu dois en reconnaître au moins 3 sur les 5 Si tu en as 3, tu l'as compris, c'est gagné On t'envoie au parc Walibi okay. D'accord Alors écoute bien Le premier extrait aujourd'hui, c'est celui-là Je suis pas bien dans ma tête maman. Maman! Alors Marie-Christine, tu penses à quoi? Alors je veux dire Loan. Loan, ouais, mais bon, on va le valider. Oui, bien sûr. Si mais on va le, le valider. Lit. Donc ça t'en fait un premier, le deuxième extrait, le voilà. Il C'est un Black -M. Marseillais. Black -M. Non, c'est pas Blackhead, c'était Soprano, mais on n'est pas loin. On n'est pas très loin, c'est vrai qu'on pourrait, on pourrait y aller. Moi ça fait toujours qu'un point, il reste trois extraits, il m'en faut au moins deux bons, et euh, voici le prochain. Mais je la joue cool, cool, cool. Vrai que ai tant ah, facile ça, super facile. Ouais, c'est Kenji. bon, t'as compris le principe. Il nous reste maintenant deux extraits, tu me donnes juste une bonne réponse, et c'est gagné, je t'envoie Walibi Marie-Christine, donc écoute bien le prochain extrait. Je tu penses que c'est Maître Gims Marie-Christine C'est gagné On t'en prend les places pour le parc Walibi On aurait aussi pu t'offrir un nouveau téléphone. Hein, parce Elle est... est sur Mars, Marie-Christine. Marie-Christine, je t'explique. Allô Houston. On t'entend comme ça. Marie-Christine, est-ce que tu es avec nous Attends, attends, attends. Bon. Marie Christine, on t'envoie direction le parc Walibi et vu qu'on ne t'entend pas, je te voilà. fais plein de bisous. Voilà, si si, maintenant j'entends. Ah voilà. Est <rire> voilà, est y est. Non mais c'est pratique. Mais vu, non, que, mais le, mais vu que le jeu est terminé. J'étais en train de, de danser les sardines justement ah, tu... pour, euh, pour sa petite qui était un peu endormi là. Mais tout va bien, chez Marie Christine. Est-ce qu'on n'a pas les meilleurs auditeurs du monde quoi On a les seuls auditeurs qui dansent les sardines le matin. Si vous faites ça chez vous, si vous connaissez Marie Christine, faites gaffe, elle est dangereuse. <rire> bon, Marie Christine, je t'envoie à Walibi, je te fais plein de bisous. Tu reviens chez les touristes quand tu veux.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 Je changerai la donne, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, dans les rues je tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, j'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes, 53. On va s'écouter Lucas Graham sur Énergie. Et là, voici votre horoscope de ce mercredi 27 juillet. Et on commence avec les béliers. Vous avancez à grands pas dans vos projets. Aujourd'hui, les taureaux en amour, vous voulez aller trop vite. Les gémeaux au travail, vous avez envie de nouveautés. Les cancers, les relations avec votre famille sont tendues. Lyon, très précis et méticuleux, vous peaufinez les détails. Les vierges, vous trouvez un terrain d'entente qui conforte un projet familial. Balance, vous allez devoir donner un coup de boost si vous voulez avancer dans votre travail. Aujourd'hui, les scorpions, vous risquez d'être un peu jaloux de votre partenaire les sagittaires votre partenaire vous boude aujourd'hui les capricornes vous souhaitez vous rendre utile les Verseaux en amour une certaine lassitude s'installe vous avez besoin d'aventure et puis pour les poissons vous, vous attendez le bon moment pour vous lancer dans un projet tous les matins pendant les vacances les touristes s'installent sur l'énergie years old. My mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs. I started writing stories. Something about Glory just always seem to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old, I only see my goals, I don't believe in failure, cause I They can make it major I got my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 Remember life and then your life becomes a better one I made a man so happy Once I was seven years old Mama told me, go Make yourself some friends or you'll be lonely Once I was seven years old Once I was seven years old <laughs> <laughs> Salute, set fire, Williams, starting on two Hit music only Plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Oh ouais. Tu crois qu'on m'a entendu faire un.. On a entendu que tu t'es chez la gorge. <rire> On a entendu ouais. que j'ai fait bourrer. <rire> Il est c'est tard. À 7 heures, voici le rappel des titres de l'actu d'aujourd'hui avec anne laurence Salut anne laure Salut Kevin et Héloïse, bonjour à tous. La France a à nouveau été touchée par un attentat hier, le premier à être perpétré dans une église en plein office. Le prêtre de 86 ans a été tué, un paroissien du même âge a été grièvement blessé mais son pronostic vital n'est plus engagé. L'un des assaillants a été formellement identifié comme étant Adèle Kermich, un jeune de 19 ans. Qui avait tenté à deux reprises de se rendre en série. L'identification du second assaillant est toujours en cours. Aux États-Unis, ce sera bien en duel Hillary Clinton, Donald Trump dans la course à la présidence. L'ancienne secrétaire d'État atteint le seuil de vote nécessaire hier pour être officiellement désignée candidate démocrate à la Maison Blanche. Football, Andorlecht a pris une bonne option hier soir face aux Russes de Rostov en ramenant un nul, deux buts partout. Grâce à ce partage, les Mauves se retrouvent en position favorable pour les qualifications pour les barrages de la Ligue des Champions. Pour la météo, ça s'annonce ouais, un petit peu moins bien qu'hier. Ouais, un temps plus variable aujourd'hui. Les nuages et quelques averses nous arriveront de la côte dans la journée. Les éclaircies seront plus nombreuses sur l'est du pays. Il fera doux jusqu'à 23 degrés. Dis votre...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 6h10h, heures, heures, les touristes sur Énergie. Et attention, ils sont partout. Le phénomène grandit de jour en jour. Nous sommes le 27 juillet 2016. Les gens sortent dans les rues, dans les parcs. Ces gens courent partout. Ils ne se rendent même plus compte qu'on est là. De quoi non tu parles Ils sont trop occupés sur leur smartphone. Oh non L'épidémie gagne du terrain. Et au contraire de Louise, vous l'avez compris, je parle de Pokémon Go. Un jour, je serai... Est-ce que quelqu'un en Belgique n'a pas encore installé l'appli Pokémon Gauche J'en peux plus, tout le monde m'en parle. Moi. C'est vrai, ça pas craquer. <rire> Et bah tu sais quoi Moi non plus. J'ai toujours pas cédé, pourtant vous êtes nombreux à m'envoyer des messages entre autres euh, sur le Facebook. Euh, j'ai reçu un message hein, sur ma page Kevin Energy pour me demander quel Pokémon j'avais capturé. Bah c'est ça. pour le moment j'en ai aucun, puisque j'ai même pas l'appli. C'est à moi. Ouais j'ai un genre de Pokémon un peu étrange <rire> dans le studio. Mais ça rentre pas dans une Pokéball ce truc. J'ai oui, déjà vrai. essayé? Non. Allez, on va en parler ce matin. J'avais envie d'en parler. Mais oui, mais moi, je trouve ça un peu fou, quand même. Enfin, moi, j'ai tout, tout mon entourage, euh, voilà, ils sont en train, train d'aller y avec l'application. Et ils, ils te parlent même plus, finalement. Alors, je veux bien que les gens sortent. Mais en même temps, voilà, si c'est pas pour te parler, être devant un écran et marcher avec ton téléphone dans ta tête. Ouais. À quoi ça sert? Bah écoute, je ça fait plaisir. Pas. Tu nous partages ton analyse. <rire> L'analyse sociale de ce matin. On, on veut en parler avec vous ce matin. On veut savoir si vous vous êtes joueur de Pokémon Go euh, ou non. Si vous êtes pour ou contre, alors si vous êtes pour pourquoi? Qu'est-ce que vous adorez dans Pokémon Go Et si vous êtes contre, qu'est-ce qui vous saoule dans Pokémon Go justement On va parler de tout ce phénomène. Euh, et euh, vous me parlez de tout ça au 3018 par SMS, 3018, 25 scènes par message. Eloïse euh, est aussi connecté sur le Facebook Énergie Belgique, on peut t'envoyer des messages. Oui on va faire un post d'ailleurs sur, euh, voilà, sur ouais. la page Énergie en Belgique. On va faire un post sur les Pokémon et euh, vous nous dites aussi tiens euh, c'est quoi les Pokémon que vous essayez de capturer, je sais pas on veut tout savoir ce matin. Euh, J'ai vu un truc très drôle, euh, chardonnay Go, donc euh, au lieu de capturer les Pokémon, c'est une appli qui te permet de partir à la chasse aux bouteilles de chardonnay. <rire> Ça, anne Lodarida connaît bien. Hein, oui, oui, tout à fait. Est... Elle est faite pour moi, cette appli. Elle est testée, <rire> testée et approuvée. Bon, voilà, on en parle ce matin. Vous savez quoi Faire 30-18 pour les SMS. Et puis, euh, le Facebook, Energy Belgique. On vous attend là-bas. Vous faites des messages à Héloïse. C'est elle qui est derrière. C'est oui. elle qui répond. C'est pas une personne qu'on a mis derrière euh, qui euh, serait stagiaire, quelque chose comme ça. Non, non. C'est Héloïse qui est là et qui attend vos messages. 7 h 4 vous êtes sur Energie C'est les touristes. Bon, à veille, On s'écoute, Imanue. Take a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 I'm in command, can you feel my heaps in your hands, and I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin, take a few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 C'est Tal sur énergie Et ce matin j'ai du sondage pour vous Mais pas vraiment du sondage, j'en avais marre de faire des sondages en fait D'accord le me dit aujourd'hui, bouleversons les habitudes, sont les codes oui. <rire> C'est un qui me change la vie On va parler des stars plutôt, alors on va faire un quiz avec les noms des stars Tu sais que les stars ont des pseudos, on d'accord Oui, bien ouais, oui. Et euh, parfois euh, c'est mieux, <rire> parce que parfois ils en ont un peu bizarres Donc aujourd'hui, on va faire le tour de ces pseudos Et euh, j'en ai quelques-uns qui sont euh, assez surprenants Si je te demande euh, qui est par exemple Tamara Marthe, est-ce que tu as une idée Ah ok d'accord euh, Tamara bien. Marthe J'aime beaucoup Je sais pas euh, Beyoncé Non c'est pas elle C'est une chanteuse française euh... Elle est d'origine d'une île Je sais pas quelle île Mais euh, elle est euh, d'origine plutôt euh, entre... Tal Non c'est pas Tal euh... Mais en tout cas Elle est métissée et tout J'adore c'est super sexy hmm. Angoune Non c'est pas Angoune non plus euh... C'est pas la C'est non via, Non, non c'est pas Sia. Euh, elle a déjà fait des boss plutôt sexy. Genre euh, Energy Music Awards, euh, robe moulante avec euh, décolleté ultra voyant, euh, tout ça. Ah, là, là, euh... ah, vous êtes en galère ouais. hein Ouais. Alors Tamara ah Shime, en fait. Ah, c'est Shime oui, bien oui. Oui. sûr. Oui. Oh. avec les indices que je vous donne, je sais pas comment je peux faire de plus. <rire> Alors si, si je vous dis Didier Morville, lui on le connaît tous. Didier Morville. C'est le mec avec qui il faut surtout pas s'embrouiller, sinon tu prends une baston. Bah. Euh, un chanteur Ouais, c'est un chanteur. Euh... En tout cas, on peut dire chanteur. Il, Il a été jury à la nouvelle star. Ah, c'est... Euh, ouais, le... Ah, punaise quoi, je suis fatiguée. Ouais, ça se voit. <rire> <rire> allez, Déjà, allez, ça allez. se voit non. à ta tête et puis à la vitesse où tu réfléchis. Allez, <rire> ça m'énerve. Bon, bah vous l'aurez pas, les filles. Hein. Avec les petits... Ah, oh, cette dent de racaille. la Non vous l'avez pas hein Les dents de racaille. C'est Joy Star Joy Star Ah bah oui Ah, Didi Morville D'un coup ça le fait moins Quand t'es rappeur et que tu t'appelles Didi Morville Alors qu'est-ce que j'ai d'autre Oui Christophe Martichon Ça on n'est pas loin Christophe de de Martichon euh, Non c'est pas Christophe Willem Mais c'est un Christophe Il a gardé son prénom On le connaît euh, tous Christophe J'ai laissé J'ai laissé Ton odeur sur l'oreille Bon, moi, je vais retourner à mon flash. Hein. <rire> je connais la chanson, mais je connais plus. Attends, attends, je reviens plus sur son nom. Ah, et toutes les filles aiment laisser... bien. Ah, Christophe Maé. Alors, eh, wow on a trouvé un. Tout arrive. <rire> Allez, on en fait encore un ou deux. Euh, Qu'est-ce que j'ai Ah, j'en ai une que j'aime bien et elle vous la trouverez jamais. Elle s'appelle Emmanuel Aurélie Mounos C'est une française aussi ou une ah, jamais. Non, c'est une fille que tous les mecs connaissent. Tous les mecs l'ont déjà vue. Et euh... <rire> Même sans vêtements. Donc euh, voilà. Si ah, vous écoutez, Clara Morgane. Et voilà, bingo pour Clara Morgan. Il <rire> euh, y, y en a un, tiens, euh, que je trouve assez amusant, euh, c'est Jennifer Anastasakis. Euh... Jennifer Non, c'est pas Jennifer. Pas Anastasia. Bah on y est presque, hein. Jennifer Anastasakis. Ça vous parle un nom Jennifer Aniston. An An... Jennifer Alliston, ouais, mais. Ouais, on... À quoi Anastasakis. Elle a bien fait de changer de nom aussi. Ça allait être compliqué pour Spéky. nous. Et qui Bah Jennifer Aniston Ah ok ah, d'accord. Non j'ai pas dit chanteuse Je ah. vous ai pas dit Oui vous êtes dit chanteuses Entre vous J'ai rien dit du tout un peu J'aime <rire> <rire> bien Et on a aussi les rappeurs Curtis Kurt... Jackson Qui est 50 Cent ah ouais, ouais, euh... est... Bruce Willis à la base C'est Walter Willis Ouais Walter ça le fait moi qu'est-ce euh, que j'ai d'autre euh, Mélanie Giorgiades qui est Diams bon bah en même temps Diams elle a un peu disparu et Benabar en fait c'est Bruno Nicolini ouais ça je savais ouais. ouais pour les pseudos des stars si vous en avez d'autres si vous en connaissez d'autres euh, partagez-les avec nous sur le Facebook Énergie Belgique j'aime bien ces noms de stars c'est quoi ton nom toi Kevin ton vrai nom mon vrai nom bah c'est Kevin oh euh, vrai le pauvre quoi <rire> ouais, ils, ont, ils ont voulu faire changer mais ils se sont dit oh pour la vanne on va le garder appelons le Kevin on pourra bien se foutre de sa gueule <rire>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 Music only. Oh. <muchy> Salut, c'est Energy, <muchy> it music only. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint, tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire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 C'est les touristes sur Énergie, Héloïse on se fait un petit call play pour la suite. Oui Voilà, je l'ai décidé maintenant, on va s'écouter callplay oh, dans deux géant. minutes sur Énergie. le call play avec Beyoncé. Et puis euh, avant ça, on a à nouveau, c'était premier, des places à vous filer direction le parc Walibi comme toute cette semaine. Entre 6h et euh, 10h. Et pour ça, on va jouer au summer jeu, le jeu auquel on joue tous les matins et pour lequel bah on va plonger. Je t'avoue que je suis contente d'y aller parce que ça va, ça va, un peu me réveiller là Ouais, ce matin. ça va un petit peu, ça va faire du bien. Oui Allez, on y va Et donc, comme tous les matins, on se la met à la cool. Ah, j'ai la chair de poule. <rire> on va s'installer tout près du pool bar, même si ce matin, je t'avoue, je me l'ai Il fait un peu froid, hein Est-ce qu'on pourrait monter la clim de la plage <rire> S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait monter la clim de la plage Alors, on vous explique. On est installé euh, dans la piscine Énergie, le long de la plage du Summer Jeu, et euh, à côté de cette piscine se trouve un transat. Sur ce transat, tous les jours s'installe, tous les jours. Ouais, Toutes les jours voilà. C'est pas grave, il y a un petit accent comme ça. ça fait... Veuillez nous pardonner. <rire> <rire> Tous les jours, donc, une star énergie s'installe. Elle se la joue tranquillou. Elle attend qu'on lui amène des cocktails. D'ailleurs, Héloïse va aller lui en filer un dans deux minutes. Oui. Et euh, le but du jeu, si vous voulez gagner les places pour le Parc Walibi, c'est de reconnaître cette star qui est euh, installée aujourd'hui sur le Transat pour vous aider. Héloïse vous file deux indices. Alors, Premier indice, c'est un, un animateur télé. Deuxième indice, son émission est touche pas à mon poste. Et dernier indice, il a fait un passage en tant qu'animateur dans la nouvelle star, mais il n'est plus, enfin, plus aujourd'hui l'animateur de l'émission. Ouais, c'est vrai que j'avais dit deux indices, mais on vous en file carrément trois. C'est facile. Hein, donc, animateur télé, son émission touche pas à mon poste, TPMP, tout le monde connaît. Et euh, donc, il a été animateur de la nouvelle star. Et, ouais. euh, si on a reconnu cette star, si on veut gagner des places pour le parc Olympique. Ah C'est simple, on envoie Walibi par SMS au 78 C'est un euro le message Walibi 78 À vous de jouer Tous les matins Pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie les nouveautés. Salut, c'est Martin Solveig. Martin Solveig. Boostis énergie. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur AXABank.be/slash investir. AXA, réinventons la banque. À 7h30, voici le flash info d'Anne-Laurence Bonjour Anne-Laurence. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Moins de 15 jours après l'attentat de Nice, la France est à nouveau confrontée au djihadisme avec la mort d'un prêtre dans une église près de Rouen après une prise d'otage revendiquée par Daesh. Lors d'une conférence de presse hier, le procureur François Molins a détaillé le profil de l'un des assaillants. Adèle Carmich, âgé de 19 ans, était connu de la justice antiterroriste pour avoir tenté à deux reprises de se rendre en Syrie. Il était assigné à résidence sous surveillance électronique depuis quatre mois. On ne connaît pas encore l'identité du deuxième terroriste. L'enquête se poursuit et des perquisitions sont toujours en cours. Un jeune homme mineur a été interpellé à son domicile hier. Suite à cette attaque en France, la première dans une église, Cam n'a pas décidé de relever le niveau d'alerte terroriste chez nous. Le niveau 3 est donc maintenu. Il n'y a pas de nouvelles dispositions particulières autour des lieux de culte et de nos curés. Dans le reste de l'actu, Air France prévoit d'annuler 13% de ses vols aujourd'hui au lancement d'une semaine de grève des hôtesses de l'air et Stewart. Cette grève intervient en plein chassé croisé estival sans grand espoir de sortie de crise. Les grévistes protestent contre les nouvelles dispositions en matière de rémunération et de règles de travail. Aux États-Unis, Hillary Clinton a été désignée candidate démocrate pour la présidence américaine. Elle devient la première femme désignée par un grand parti pour concourir à la présidence des États-Unis. Elle pourrait devenir la première présidente des États-Unis d'ailleurs si elle remporte l'élection du 8 novembre prochain face au républicain Donald Trump. Et puis une centaine de célébrités du monde de la musique et d'Hollywood ont signé une pétition appelant à s'unir contre la haine. En en votant pour empêcher le candidat républicain Donald Trump d'accéder à la Maison-Blanche. Enfin en sport, football, Anderlecht ramène un bon match nul de Rostov au troisième tour préliminaire à aller de la Ligue des Champions. Deux buts partout en résultat satisfaisant pour les Mauves, ce qui leur permet de rêver à une qualification pour les barrages de la compétition. La météo aujourd'hui avec ce mot qui nous embête, nébulosité. Oui, qui augmentera à partir de la région côtière avec quelques averses en cours de journée. L'est du pays sera plus épargné. On devra encore profiter d'un temps sec et de quelques éclaircies. Les températures oscilleront entre 19 et 23 degrés. Merci à nous. votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez dit Faites-vous plaisir. Tu ne plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul, ne on ne sera plus jamais seul.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 Watch these people look so happy all around My friends are gone, I'm all and on and on and on and on Peter don't like all me Je me balade dans la rue de ma ville Je tape dans les canettes villes. ça me fait baler tout le monde espeed Je me sens tellement inutile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 On va s'écouter des Oran sur énergie Il est 7h34 et ce matin, on parle de ça La fameuse actu, tout le monde en parle Ça fait du buzz depuis you, Quoi? Deux semaines, j'ai l'impression que le monde est en monde de Pokémon là. Ah, le monde est à la réponse C'est vraiment ça, donc la productivité <rire> au boulot diminue Oui, et sur les routes, il euh, y a des accidents en plus. Hein euh, oui, oui, voilà, ça pose pas mal de... On y reviendra tout à l'heure parce qu'il s'est passé plein de choses euh, à cause, on va dire comme ça, à cause de l'appli Pokémon Go. Euh, et euh, ce matin, on a décidé d'en parler avec vous. Donc, euh, que vous soyez pour ou contre... Quel que soit votre avis, dites-nous ce que vous pensez de l'appli Pokémon Go. Vous pouvez être fan aussi, hein, fan de Pokémon Go. Parlez-nous-en. 30 3018 308, c'est les SMS. On attend toutes vos réactions. Et puis, euh, tu es connecté sur le Facebook énergie Belgique, Eloïse Oui, on a mis un post, donc j'attends toutes vos réactions. Voilà, et euh, Fabienne est avec nous ce matin. Salut Fabienne Bonjour à tous Comment ça Merci va tous. Fabienne Bien, bien, ça va très bien, il fait beau alors, ça va Oui, il fait beau, oui, oui voilà. Anne-Laurence nous a parlé de nébulosité, mais pour le mais moment, oui, le retour euh, de la pluie on s'en sent pas mal. Clair. Voilà, comme ça on se fait euh, la petite rubrique météo, c'est cool. <rire> <rire> bon, et Fabienne, t'as testé Pokémon Go toi Non, du tout, je ne suis pas du tout pour tous ces trucs-là, parce qu'en plus je n'ai pas le temps, donc euh, voilà, je ne m'intéresse pas trop tous ces trucs-là. Non, là, donc t'as pas testé l'appli, euh, tu connais quelqu'un qui joue à Pokémon Go, euh, tu as eu l'occasion de voir ouais. des gens se réunir pour jouer à Pokémon Go À mon avis, mes enfants jouent à ça ouais. euh, Ils passent beaucoup de temps là-dessus Donc je suppose qu'ils connaissent euh, Donc je suppose qu'ils jouent à ces trucs-là, oui C'est quoi Fabienne, toi qui t'embête dans Pokémon Go C'est quoi le, le, le souci que t'as par rapport à, au, au phénomène Pokémon Go hein, Au fait que tout le monde joue à Pokémon Go aujourd'hui Ben justement, je pense que ceux qui jouent à ça, c'est qu'ils ont beaucoup de temps libre. Ouais, ça, c'est sûr. Et puis, euh, <rire> voilà, comme vous dites, nous, nous sommes indépendants. Nous n'avons pas trop le temps de s'occuper de tous ces trucs-là. Et euh, bon, voilà, c'est pas très productif, quoi, comme vous l'avez dit. Non, sûr. c'est sérieux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont interdire le smartphone dans les prochaines <rire> semaines parce que ça va poser des petits soucis. Bon, ok, Fabienne. Merci, donc, Fabienne. Et c'est en contre. Hein. En contre, on a le premier contre ce matin. Euh, Fabienne, on t'embrasse. Passe une bonne journée. Également, à bientôt, Fabienne vidéo, Et puis, euh, il est avec nous aussi ce matin, c'est Fred. Et Fred, je crois que toi aussi, tu es dans les clans des contres. Oui, bonjour, touriste Oui, bien sûr En fait, euh, j'étais étonné de cette application et tout ce que j'entends autour. Et c'est vrai que euh, moi, je pense qu'ils n'ont pas vraiment inventé quelque chose depuis... Depuis des années, une autre application existe Ah il y a d'autres applis, moi j'adore parce que Fred On dirait un envoyé spécial Fred Et notre envoyé spécial sur le terrain pour parler de Pokémon Core. On, fait, tu vois, on la caméra, caméra là. là Alors euh, je suis sur le terrain oui, d'ailleurs euh, je pense qu'il existait depuis des années Une autre application <rire> mes chers amis On va pas se laisser faire, et c'est quoi l'autre appli Fred Je la connais tout pas je t'avoue tout, tout à fait, cette appli c'est Geocaching Geocaching est déjà beaucoup plus réel ouais. C'est quelque chose que l'on touche C'est mondial C'est, euh, comment C'est-à-dire que ce sont des gens qui postent des. Ils appellent ça des trésors. Ouais. Ah, c'est faire une cherche... chasse au trésor géant donc on peut chercher de tout, voilà, c'est pas que des Pokémon ici, voilà, ok tout à fait, tout à fait. On, tr on trouve de tout, parfois des belles choses, et le but est de trouver ce trésor et de l'échanger par un autre trésor. Ah, d'accord, okay. T'as testé ça, Fred, toi Oui oui oui tout à fait tout à fait je le teste aussi avec ma fille on fait des belles balades on découvre de belles choses et à chaque fois à chaque endroit il y a même une petite histoire qui explique le, le lieu où on se trouve Ah mais donc. ça c'est productif Ouais c'est cool parce qu'on est ah, un peu dans oui. le dire Pokémon Go sauf que ça peut être culturel tout ça et ça nous fait apprendre des choses donc bah ça oui, nous rend moins Oui juste. oui tout à fait tout à fait et donc, alors oui. y a, on sait aussi se euh, géoloc géolocaliser Euh, par euh, satellite donc on a l'image presque réelle. On fait à l'endroit où on se trouve, on voit un trésor quelque part, on appuie sur euh, le départ et tout se dé tout démarre, en fait euh, et c'est à nous à trouver le chemin. Et on se rapproche et il nous donne même à un mètre du trésor, il nous dit chercher. Et on doit chercher d'accord la Fred c'est carrément la journaliste franchement et Fred tu, <rire> seras, tu seras désormais notre envoyé spécial de l'émission on t'enverra tester des choses sur le terrain et, et voilà donc Fred non toi aussi c'est le deuxième nom à Pokémon Go si Fred voit Pikachu non je veux pas <rire> bon Fred euh, merci d'être passé ce matin Pikachu. ouais tu veux compter écoute on t'envoie du Pikachu à la maison <rire> il arrive et euh, voilà comme ça j'ai avez des soucis euh, avec je sais pas l'électricité c'est ça Pikachu c'est comme ça l'attaque voilà tu donc, me demandes ça moi <rire> zéro, zéro expert Pokémon. Donc là, on a vraiment besoin, on a deux contre, on a besoin de gens qui connaissent les Pokémon, hein. mieux que moi parce que vous avez vu, j'en touche pas une. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Bulbizarre, qu'est-ce que j'ai, il y en a un qui s'appelle euh, qu y Salamèche, il est mignon. Salamèche, non, moi, je trouve rappelle, ouais. mignon. Mais ça s'arrête là. Bon écoute Fred, merci d'être passé avec nous ce matin, je te dis bye bye, on se retrouve Alors bientôt. Bye bye. Bisous. Notre prochaine rubrique, Envoyé spécial. Tous les matins pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie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 Girl, rock with it girl, sure them it girl, but ba the bang bang, bongs with it, girl, dance with it, girl, get with it girl, but ba the bang. -bang. More than the thing you ever me feel way, girl. I whine and catch it, this like to pull it up put it up up repeat, up, repeat, girl. Up, up, me not up, up, up. Touch a dollar pocket on in this world ain't more I than know. what You want you know more than diamond, me. more than gold. Me like me. just feel take me. control. I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 C'est les touristes, sur énergie. Merci de vous réveiller avec nous, bon courage si vous venez de vous lever On va s'écouter Bob Sinclair pour la suite Là j'avais envie de me faire un petit trip tiens Prêt les enfants Oui capitaine J'ai pas entendu Oui qui oh, oh, oh, oh, oh. Kevin dans un ananas dans, dans, la dans la mer dans Bob l'éponge car Oh, carré. oh non carré. Kevin c'est pas vrai ah, Ce matin je me disais mais Bob l'éponge me manque <rire> Si vous avez des nouvelles de Bob Dites nous hein euh... C'est que c'était génial hein, comme dessin animé. Moi j'adore. C'est débile mais j'adore. Euh, fan de Bob l'éponge euh, à 30 ans, ça me. Enfin je me dis que je m'inquiète un peu pour moi-même. Ouais. Mais il y avait Patrick. Aussi, Attends c'est le final. Le de Bob carré, Avec la pluie Ah oui un ultra fan tu bon, veux bien dire. Bienvenue chez les touristes les contacts de la radio c'est nous. <rire> Bon, Héloïde, on joue au Summer Jeu ce matin. On va filer des places pour euh, le parc Walibi. Oui Dernière place qui part aujourd'hui, mais il y en aura encore demain. Donc, vous envoyez le code Walibi par SMS au 78. Et euh, celle qui l'a fait tout à l'heure pour jouer avec nous au Summer Jeu, elle euh, vient de Juprelle. Elle s'appelle Marie. Salut Marie Salut les touristes Coucou Salut. Bon, Marie, tu vas bien ce matin Oui, super, Marie. Vous. Bah écoute ça va bien, on est là, on est cool. On euh, se réveille doucement. Héloïse euh... est enfin en train de se réveiller <rire> Il est 7h49, tu vois, donc tout va bien. Euh, mais, euh, mais ça va, ça va. Si tu as une méthode pour réveiller Héloïse plus facilement la prochaine fois, euh, je... toutes les aides sont les bienvenues. Hein. Fais quelque chose pour moi. Je suis un cas désespéré. Euh, là ça devient difficile. Bon, euh, Marie, tu es prête, euh, tu vas plonger avec nous dans la piscine du Summer jeu, euh, On oui. se donne la main. Héloïse, viens, donne-moi la main. Tiens. Ah. Marie, tu me donnes la main aussi Ouais. D'accord je, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Oui oui Nous voilà dans la piscine. Viens Marie, je t'emmène direction le pool bar Que avec Marie, moi c'est bon, je peux aller. Toi reste là, c'est bon. On reste seul à seul, non Marie On est beaucoup mieux comme ça. Ouais, c'est mieux. Voilà. Alors, il y a une star qui est installée dans le Transat, juste à côté de la piscine du summer jeu On va te donner deux indices pour reconnaître cette star. Trois indices. Désolé, je sais pas pourquoi je dis deux ce matin. J'arrive pas à dire deux. Voilà. Et tu vas devoir reconnaître cette star. Si tu me donnes la bonne réponse, tu repartiras direction le parc Walibi grâce à Energy. Voici les deux indices Les trois indices Les trois indices grave. Oh là là C'est un nièce. animateur télé Son émission est touche pas à mon poste Et il a été animateur de l'émission La Nouvelle Star J'adore parce que quand tu lis On dirait vraiment le truc hyper concentré, hyper sérieux Il a été animateur de touche ah pas à mon poste C'est il, faut que il que été... ça soit clair, non Ah mais fais ça cool, un pète un coup, des stress quoi Je pète un coup, ouais. je pète un coup à l'antenne <rire> Attention hein. Bon, Marie, vais... Marie, tu penses à qui Euh, Cyril Hanouna Tu penses à Cyril Hanouna, l'animateur de TPMP oui. Ouais. Eh bah il ah y a des chances que ce soit lui, c'est gagné tu vas aller à, à Walibi, Walibi. Ouais. Tu vas tester le pulsar Ça oui. va partir dans tous les sens T'as déjà été marié à Walibi Non, pas encore c'est pas mieux mais chouette, ouais. baptême alors Et euh, toi, pas, ouais, attraction, sensation, tout ça, tu testes Ouais, je teste tout D'accord, ne mangez pas de burger avant, c'est déconseillé mais. <rire> non, bon vaut mieux pas bah, écoute Marie, tu vas à direction Walibi avec Énergie ouais. On te fait plein de bisous, tu reviens chez les touristes Quand tu veux, on t'embrasse, à bientôt Ok, parfait, merci Tous les matins, pendant les vacances Les touristes s'installent sur Énergie ah. Ah. Mais le plus ah. Des bruits de couloir au loin qui résonne ah, ah. Que ce soit vrai ou faux Tout le monde en fait des tonnes ah, ah. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne ah, ah. Laissez-moi dans mon coin ici l'ambiance est bonne. Non Tu n'as pas eu des chauds Pourquoi verbaliser L'ambiance est chaud. Ma vie tu sais Nada, t'es ces personnes qui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 Niech już Zdarł energii. Dans la suite des hits sur énergie le « Ken feel my face » qui en français veut dire « Je ne sens plus ma fesse ». C'est ça, non ?« Ken feel my face <rire> » bon, bon, voici l'horoscope de ce mercredi 27 juillet. Oui, on commence avec les béliers. Vous avancez à grands pas dans vos projets aujourd'hui. Les taureaux en amour, vous voulez aller trop vite Les Gémeaux au travail, vous avez envie de nouveautés. Les cancers, les relations avec votre famille sont tendues. Les lions très précis et méticuleux, vous peaufinez les détails. Les Vierges, vous trouvez un terrain d'entente qui conforte un projet familial. Les Balances, vous allez devoir donner un sérieux coup de boost si vous voulez avancer dans votre travail. Aujourd'hui, les Scorpions, vous risquez d'être un peu jaloux avec votre partenaire. Sagittaire, votre partenaire vous boude aujourd'hui. Puis les Capricornes, vous souhaitez vous rendre utile. Les Verso en amour, une certaine lassitude s'installe. Vous avez besoin d'aventure Et puis on termine avec les poissons. Vous attendez le bon moment pour vous lancer dans un projet. Ça faisait trop longtemps. Je me suis et dit qu'est-ce qu'il allait faire euh, Alors, voilà. ben, ça, Je ne le trouvais pas. Tu ne le vois pas Je ne le trouvais plus, je ne le voyais plus. 6 h 10 h Les touristes sur énergie. Avec Kevin et Héloïse.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 me. XXL, la qualité et le service Greffel Vite Plus que quelques jours pour en profiter Greffel. Les meilleurs prix, C'est le matin, il est 8h, c'est les touristes qu'on fasse chanter le coq. Cocorico Ouais, laisse tomber. non. L -L <rire> Quel coq de merde Bon, il est 8h, voici le rappel des titres de l'actu d'aujourd'hui avec quelle laurence de Ronde. Salut anne -Laure.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 Pour la météo a quelques nuages, même si euh, globalement, ça va encore. Oui, un temps plus variable aujourd'hui. Les nuages et quelques averses. Le retour de la pluie, effectivement. Euh, la pluie qui nous arrive de la côte dans la journée. Les éclaircies seront plus nombreuses sur l'est du pays. Il fera doux toujours jusqu'à 23 degrés. Di, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Di. Faites-vous plaisir. 8h2, c'est les touristes sur Énergie. J'espère que vous allez bien ce matin. Que vous vous réveillez tranquillement, tout en douceur chez vous, grâce à nous, grâce à notre sourire, grâce à notre voix. Comment on se la pète Grâce à nous! Grâce à nous, Kevin! Mais on fait <rire> pas une petite séance de Zumba, vraiment! J'ai envie là de Oh, il faut que tu arrêtes avec ta Zumba, c'est juste pas possible! Bon. Quoi oh. ce matin, on parle des Pokémon! Euh, Pokémon Go, euh, l'appli qui rend tout le monde complètement taré! J'étais en train de chercher plein de sons de Pikachu! Attends, j'en ai, ai trouvé un! Euh, j'ai pas de son de Pikachu dans la machine! Pikachu, ça fait quoi, Pikachu? Je me rappelle plus comment il faisait! Pikachu, quoi attends, j'espère que c'est ça! Trouvé... Ah voilà. oui, Pikachu. je me rappelle maintenant! Pikachu, mais j'ai un problème avec Pikachu, moi quand je le vois! Oh non, voilà. non ah, c'est tu crois qu'il y en a plusieurs parce qu'on peut attraper un Pikachu, mais y a... c'est une race de Pokémon les Pikachu, c'est ça On oh non, sait toujours rien. rien bon, est... Rien. Rien. On est pour ou contre <rire> Pokémon Go ce matin, c'est ça qu'on vous demande. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre Qu'est-ce que vous pensez de l'appli Pokémon Go et de tout le phénomène qui fait du buzz Et alors, je suis allé chercher quelques infos. Il euh, y en avait plein, donc je savais même pas euh, de quoi vous parler en premier tellement j'avais euh, des, des infos. Et euh, ça déconne pas, il y a des grands maîtres Pokémon. Des grands maîtres Pokémon. Ouais, y le, le plus grand maître Pokémon euh, qui existe apparemment s'appelle. Nick Johnson. On est d'accord que le mec n'a rien d'autre à foutre. Alors là, sur le coup, non C'est assez particulier. Alors, Nick Johnson, il a carrément fait un blog où il donne des conseils sur comment attraper les Pokémon. Lui, il a attrapé les 142 Pokémon. Donc, il les a absolument tous. Et moi je comprends pas, quand tu les attrapes, tu l'as directement quand même, non J'ai rien compris J'en sais rien, mais euh, le, le truc c'est que oui, tu l'as peut-être, mais il faut quand même attraper 1042. 142, il faut les trouver pour ça, il y en a oui. qui sont plus difficiles donc, à trouver que les de... autres D'accord. Voilà. Donc, on attend votre avis, c'est vous qui allez en parler euh, parce qu'apparemment vous le prix mieux que nous c'est pas compliqué, et vous envoyez un message au 30 18 30 18, euh, si vous voulez nous dire pour ou contre, pourquoi il euh, y a toujours le Facebook aussi, Énergie Belgique avec Héloïse qui vous attend. Oui, j'attends tous vos messages Voilà, et puis dans quelques minutes, on va aussi reparler cadeau, puisqu'on vous offre euh, les total 24 heures de spa, dernier jour aujourd'hui. Oui, si t'as dû un... partir là-bas... Euh... Ça va être un super week-end franchement. Voilà. Faut pas euh... le louper. On non. a aussi le concert énergie, l'accès au paddock, les totales 24 heures, c'est dans deux minutes, bougez pas, on s'écoute de break. Tous les matins. Pendant les vacances, les touristes s'installent sur énergie. Baby, I like your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 I need a wonder got an energy in my hand. One more time I go. I have power's taking a hold on me. I need a wonder got an energy in my hand. 6h, 10h, c'est les touristes Sur énergie il est 8h7, bienvenue Bon réveil, on va s'écouter Caillou Pour la suite, le nouveau Et puis là, c'est l'heure d'aller retrouver notre larbin Musique du larbin évidemment notre On va chouette aller retrouver Loan. notre Loan. ouais Loan qui aujourd'hui euh, est parti réaliser un nouveau défi De nouveaux défis, il est à Namur Et euh, vous l'avez compris, Lohan fait le tour de toutes les villes belges Tous les jours, on l'envoie quelque part Et son boulot c'est de faire exactement ce qu'on lui dit Et euh, il a rien à dire Alors Lohan aujourd'hui <rire> tu es à Namur Ouais, l'envoyé pas spécial qui est là, bien en place sur la place, euh, place d'armes à Namur D'accord, et euh, tu cherches des Pokémon toi ou ça va Euh, non j'ai quitté l'appli <rire> D'accord, t'as décidé de recommencer à bosser c'est ça Ouais une fois que tu m'as appelé je me suis dit ok ça va c'est bon je vais arrêter pour okay. moins dix minutes quoi. Bon, eh, Lohen, euh tu es à Namur, tu es où précisément à Namur Eh bien à côté d'un bulle bizarre, non je suis euh.. <rire> face, place d'armes, donc à Namur, juste en face. De Namur parler des congrès euh, très très belle place d'ailleurs et euh, ben voilà il n'y a il y a pas pas grand monde euh, pour le moment mais euh, ça risque d'arriver quoi d'accord ok alors Loane tu sais que tous les matins on te file trois défis donc d'abord on va vous inviter hein, à rejoindre Loane Place d'Armes mmh. si vous êtes à Namur foncez les il a jusqu'à 10h pour réaliser plusieurs défis dont les trois premiers ceux qu'on va lui imposer ce matin euh, les voici ces trois défis alors Loane tu dois trouver des escargots des fraises entre parenthèses de webions Vu que ouais, c'est dans la région ouais, ouais. Et puis une piscine gonflable et Les fraises faut que ce soit vraiment des fraises de whipion Ah bah bien. oui Donc, oui, ouais, ça... ouais. Donc ah, les fraises de whipion ouais. la piscine gonflable Et t'as dit quoi en premier je... Des escargots des escargots d'accord <rire> enfin, C'est bien ce que j'avais entendu mais je me disais C'est <rire> moi qui dois flasher mais non c'est ça Donc les escargots, les fraises de whipion la piscine gonflable Je sens qu'on tient quelque chose avec ah, ça cette ça piscine va être pas gonflable C'est un, ouais, un peu compliqué je pense Idéalement il faut qu'elle soit remplie d'eau Petite précision Eh ben si vous pensez pouvoir m'aider donc sur ces trois objets, venez me rejoindre. Et vous savez quoi Pour la première personne, allez non, je veux dire pour les les deux premiers qui arrivent plage d'armes à Namur. Eh bien, je vous offre les summer Pack Énergie avec la serviette de plage, avec euh, les raquettes, euh, les euh, les raquettes de, de tennis de, de, de plage. De plage. <rire> Il voilà. <rire> n'y <rallye> arrivera jamais. <rire> dit... Mais non, mais c'est que On est le 27 juillet. Ça fait trois semaines que tu fais ça et <rire> tu arrives toujours pas à tenir les raquettes de plage. Et en plus il n'y a pas que ça, il y a aussi les conflits énergie Et le, les ballons énergie Bref, il y a tout, tout énergie Voilà, tout dans les packs euh, summer énergie Foncez rejoindre Lohan place d'armes, ça commence maintenant Il a jusqu'à 10h pour ses défis Et puis surtout Lohan on t'a filé ouais. trois défis Si vous êtes à Namur, c'est vous euh, qui allez imposer les prochains défis à Lohan, Quelle que soit votre idée, tous les trucs débiles qui vous passent par la tête, vous nous les envoyez. Si vous avez par exemple un commerce à Namur, si vous voulez que Lohan passe chez vous pour faire un défi, n'importe quoi, c'est vous qui choisissez, vous nous envoyez vos propositions. Ça passe par SMS 3018 3018. Je veux qu'on le secoue un peu ce matin notre Lohan. Oui, la première est y pas réveillée non plus. Hein. Ouais. Ouais, non Ne soyez pas trop sadique, je vous aime, euh, les amis Ouais On va te faire bosser, on va se faire bosser quand même. Bon, Lohan, euh, Top Chrono, ça démarre maintenant. Tu as jusqu'à 10h pour réaliser tes défis, et si tu n'y arrives pas, évidemment, nous, on va bosser dur. On va te sortir un énorme gage, et crois-moi, on va te pourrir la vie. Ah, on va te part, pourrir la vie. On va être Je sens. suis motivé, moi, c'est bon pour aujourd'hui. Ils veulent le faire. T'es un peu en excès ah ouais. de confiance ce matin. Moi, j'aime bien quand il est comme ça, en excès de confiance. Ça sent bon. Bah, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure, les touristes. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes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 Soumise à condition. Tous vos hits sont sur la triple compile Energy Party Hits 2016 avec Amir, Pitbull, y Los Frequency, Imani, Imani et Justin Timberlake. Yeah. Energy Party Hits 2016 en vente sur energy.be et partout en Belgique. Energy. music only Hi, uh, this is Kygo music only, only. And you're listening to N.O.J. Mm, standing in the cold in the frozen wind I'm leaving you behind but it's not the end No, no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 So wake up three times a night You're Talking to a stranger is nothing new She knows how to smile but not like you So I wait for you all night I know that you hate it and I hate it just as much as you But if you can brave it, I can brave it, brave it all for you Call me anytime that you can see the lightning, don't you? Be J'ai décidé de prendre ma vie et toujours ma parole. Non non non non. Ils m'ont fatigué, sont en train de ça d'aider à prendre ma vie et tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Pas dit laissez parler, pas dit laissez faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des pas mal parler dans de sales affaires. Mon à la force. J'ai ça les dangers. Cher la on en a rien à foutre pas de bluff, pas on est comme on est crois pas que j'en fais trop on la télé on a d'autres défauts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 Non je cherche qui passe mon mot on marche à la folie tu ne me déranges on en a rien à foutre J crois qu'ils m'ont pris pour un je peux rien faire c'est pas ma faute ça parle et ça rigole on de paroles et qu'est-ce que ça peut te foutre, et ça peut te foutre. on va d'où on vient Où on va on vient. Vien à faire ma route. à la parler faire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 Les touristes sur Energy, il est 8h19. On est avec vous jusqu'à 10h et surtout, on est avec vous tout cet été jusqu'au mois de septembre. Là, on nous fout dehors. On nous fout dehors Ah bah oui, ah non ouais, Parce que Olivier Duroy revient. Ouais, mais peut-être qu'on pourra rester, on ne jamais. Il va peut-être nous inviter. Peut-être euh... qu'on va se barricader dans le studio. <rire> on va fermer toutes les portes. Peut-être euh... qu'on va vous dire non, non, non, non, non. non. non ouais, <rire> alors, on verra, on verra, on verra d'ici là. Peut-être qu'on va habiter ici. On va installer nos là et on bouge plus. Alors, ce matin, on parle de Pokémon Go. Euh, Pokémon Go avec euh, les Pokémon, c'est l'énorme phénomène du moment. On a fait du pour contre Oui, on voulait savoir ce que vous pensiez de Pokémon Go. Jusque là c'était 2-0 pour les contres. Ah, y beaucoup de contre, contre hein, ce matin. Euh, Beaucoup de contres mais on a aussi du pour et elle est avec nous ce matin c'est Olivia, salut Olivia Oui bonjour. bonjour. Bon bonjour. Olivia, je vais te faire un gros kiff. Un Le générique des Pokémon, chez des gens qui sont fans de Pokémon, oui, oui, oui, oui. ça crée quelque chose de spécial. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Ça te fait une sensation un peu particulière. Oui oui oui oui, oui. <rire> Bon Olivia, euh, grande fan de Pokémon et euh, toi c'est pas nouveau. Non c'est pas nouveau parce que comment dire c'est sorti dans les années 90 et euh, j'ai commencé avec euh, la série ouais. euh, qui est passée à la télévision, puis j'ai acheté des jeux vidéo. Ah, T'as joué euh, sur le, le vieux Game Boy quoi, le, oui, oui, oui, le, oui. le gros truc de grit au Oui oui et puis j'ai joué sur la Game Boy Color Et maintenant j'ai joué sur la 3DS oh, Une vraie fan ouais, La vraie fan est totalement, est, euh, totalement accro aussi apparemment Alors t'es en version smartphone maintenant tu l'as testé Oui oui oui je l'ai testé Donc c'est toi notre consultante Pokémon ce matin D'accord, on va pouvoir te poser et des questions. Mais finalement, ouais, ouais c'est ça, comment ça marche Enfin, moi j'aimerais voir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que t'es contente justement de l'application ou c'est un peu... Euh, on genre... s'en fout de savoir si elle est contente. Mais, que... Mais, que... Mais non, parce que moi je me dis, est-ce que c'est quand même bien fait ou est-ce que c'est mal fait Enfin, tu vois, je sais pas, je me pose plein de questions. Oui, ouais, ouais, ouais, d'accord, bah écoute, ouais. est-ce que c'est bien fait, Olivia Oui, <rire> oui, oui je... je trouve que c'est vraiment très très bien fait ça reprend ah. les codes là, du jeu vidéo. Donc, prochaine question comme ça, Héloïse. <rire> c'est bon <rire> plus Pikachu, que fait, eh, je suis c'est toi. Ok, euh, Olivia, Olivia, euh, pourquoi toi tu dirais que euh, Pokémon Go c'est vraiment un truc cool Pourquoi il faut télécharger l'appli Pourquoi il faut jouer Alors déjà, bah, euh, on est dans la peau d'un dresseur et ah. il, le, le but c'est d'attraper tous les tous les Pokémon euh, comme dans le jeu vidéo. Et ce qui est chouette c'est que euh, on peut combattre des arènes, donc qui euh, sont combattre dans, dans, dans, dans, dans des arènes. Tu veux dire ça Oui, oui, oui. Ah, Donc, on okay. va dans des arènes pour euh, récupérer le plus d'arènes possible, pour, pour être, pour être là, le plus puissant. Ah, d'accord. Donc, le but, c'est que tu crées euh, un peu ta carrière de, de dresseur Pokémon, tu attrapes le plus de Pokémon possible. <rire> d'accord. Et t'en as combien, toi, des Pokémon, Olivia Alors, euh, j'en ai 132. Oh là là, 132 euh... Et tu joues depuis combien de temps oh euh, J'y joue de, depuis. Euh, bah, euh, depuis que l'application est sortie en Belgique. Est-ce que tu as le Pikachu Non, je n'ai pas les as Pikachu. pas encore les Pikachu ah, Et c'est quoi ton préféré Mon préféré, j'aime bien Togepi, j'aime bien Salamèche, j'aime bien Meowth. Et j'ai une question, est-ce que tu as déjà dû aller dans des lieux un peu interdits ou mm -hmm. qu'on t'a dit, voilà, ah non, n'entrez pas madame ou je non, sais pas. non, non, non, non, non. Ah, donc pas de lieu insolite. Et est-ce que tu as fait, euh, Olivier, les rassemblements aussi euh, de euh, dresseurs Pokémon Non, pas encore. Ah, pas encore, mais tu as de le faire, tu t'es inscrite Non, pas encore. Ah, ah, mais tu, tu passes combien de temps à faire ça par jour Bah, euh, Ça dépend. <rire> non, on dirait qu'on est en train de parler une personne pas normale, on mais lui pose non, mille mais non, questions. Mais tu me dis, t'as une centaine de Pokémon, c'est que t'as déjà. Attendez, enfin, attendez, ouais, voilà, à combien de bouteilles par <rire> <rire> Okay. Mais non, mais c'est mais... notre consultante Pokémon officielle, donc maintenant à chaque fois qu'on aura des questions sur euh, Pokémon Go, euh, je crois qu'on va appeler euh, Olivia en plus qui joue euh, depuis le début, donc ça fait euh, deux contre et un pour dans les auditeurs qui sont passés euh, avec nous ce matin bah, euh, continuez à nous dire si euh, vous comme Olivia vous êtes pour, vous êtes fan de Pokémon Go, ou si vous êtes contre et pourquoi, dites-nous ce que vous pensez de l'appli euh, si vous avez vu des choses, et, et tiens s'il y en a aussi qui organisent des rassemblements, euh, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui organise un rassemblement savoir comment ça se passe, comment ça s'organise, pourquoi tout le monde vient, moi c'est ce que je me suis demandé, comment les Ils en savent qu'il y a un rassemblement. Tu, tu sais ça, tôt, Olivia ça. Bah, ça, ça se passe là sur euh, le Facebook là, de Pokémon Go Belgique. Ouais. Et là, euh, ils te disent où il y a des Pokémon rares qui, qui apparaissent. Ah d'accord. Écoute, je suis en train d'aller voir justement, que tu me dis Pokémon Go Belgique. Je suis sur Facebook, Pokémon Go Belgique. Ouais je l'ai, Pokémon Go Belgique et quoi, et, et quoi, tout le monde se ramène en courant alors, okay, comment ça se passe moi, et quoi, Il reste longtemps le Pokémon, ou je comprends rien ah, Parce que du coup, il n'y a qu'une personne qui peut l'attraper Mais c'est ça que je ne comprends pas Non, on est plusieurs à attraper, par exemple, il y a le Pokémon euh, Mewtwo qui apparaît Donc euh, on, on est plusieurs à, à attraper ce Pokémon Ah d'accord oh, je... Il reste en fait, d'accord, ok, c'est ça, j'avais pas pigé moi <coughs> y a, Kevin je trouve ça trop bizarre. Je... <rire> C'était quoi ce bruit? 24 000 personnes sur le... le, Pokémon Go Belgique. Je suis complètement sur le cul. Je m'attendais pas. C'est incroyable. <rire> incroyable. Apparemment, Olivia, t'es pas seule. Il ouais. Y a du monde. Hein. Ok. Bah, écoute, euh, merci, Olivia. Tu ouais. reviens chez nous quand tu veux. Notre experte Pokémon Go a parlé. On a du pour ce matin. Donc, euh, bisous, Olivia. Tu reviens quand tu veux chez les touristes. Hein. De rien. Gros bisous. Bonne, Bonne journée à toi. Journée. Et continue à nous parler de Pokémon Go. 30-18, c'est les SMS. Le Facebook, Énergie Belgique. Et vous attend. Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique sur énergie. I drive a sports car just to poop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 All oh, I know A oh, sad song. Sad song.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 up on the stage I know, or sad so sad souls, darling, all I know, so sad souls, sad and you're listening to NRJ Kid music only, only.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 Bonjour Kevin, bonjour à tous. Les premiers centres d'accueil de la Croix-Rouge flamande fermeront à la fin du mois de septembre. Début juin, le gouvernement fédéral avait fait part de son intention de fermer quelques 10 000 places dans 30 centres en raison de la forte diminution des demandes d'asile. En Wallonie, une douzaine de centres d'accueil seront fermés. Des réductions de places sont également prévues. Le Conseil d'État a suspendu le classement de 10 étudiants en médecine qui avaient été recalés au concours en fin de première année. Ces étudiants avaient réussi les 45 crédits nécessaires pour réussir l'année, mais il s'était classé en trois mauvaises positions au concours. Ces étudiants de l'université de Namur pourront donc finalement s'inscrire en deuxième année de médecine. En France, moins de 15 jours après l'attentat de Nice, le pays est à nouveau confronté au djihadisme. Un prêtre a été tué dans une église près de Rouen, après une prise d'otage hier, revendiquée par l'État islamique. L'un des deux assaillants abattus a été identifié. C'est un Français de 19 ans qui a tenté de rallier à deux reprises la Syrie. Il était assigné à résidence sous surveillance Électronique depuis quatre mois. On ne connaît pas encore l'identité du deuxième terroriste. Et puis l'enquête se poursuit ainsi que les perquisitions. Hier, un jeune homme mineur a été interpellé à son domicile. En sport, football, Anderlecht a entamé sa campagne européenne à Rostov hier avec le troisième tour préliminaire allé de la Ligue des Champions. Deux buts partout, c'est un résultat satisfaisant pour les Mauves, ce qui leur permet de rêver à une qualification pour les barrages de la compétition. Le match retour aura lieu le mercredi. 3 août au stade Constant Vandenstock. Et du côté de la météo pour aujourd'hui Eh bien, c'est un temps plus variable aujourd'hui. Les nuages et quelques averses nous arriveront de la côte dans la journée. Les éclaircies seront plus nombreuses sur l'est du pays. Il fait doux jusqu'à 23 degrés. Merci Anne-Laurent. On se retrouve à 9h pour le prochain flash. Dit votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dit. Dit faites-vous plaisir. Et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 Tam nie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 On vous envoie au total 24 heures de spa, dernier jour pour gagner. C'est aujourd'hui sur Énergie. Vous partez vivre toute l'expérience des 24 heures du début jusqu'à la fin. Accès au paddock. Vous allez voir les pilotes. Eloïse, elle voir bien les matelas du pilote. Ah, ils sont sexy! C'est un des trucs qui te fait.. Ouais les pilotes c'est pour truc. que je je pense. Ouais c'est d'accord. On peut, on peut. Bah voilà, les paddocks, vous allez voir les pilotes. Et puis en plus vous allez assister au cancer énergie qui aura lieu aux 24 heures de spa. Et on perd Kevin. J'ai vraiment.. Je crois qu'on fait... Tiens, prends un peu d'eau. Ouais, moi de l'eau. Fais gaffe parce que j'ai peur que ça... Ouais mais tu m'as... Elle est malade cette fille. Attendez, voilà, on fait tout en live. Je vais boire un petit coup d'eau. Vas-y, fais une petite... Tu vois quand tu gargarise là Je gargarise, ah c'est beau mot Gargariser, <rire> hey, ça va bien, hein, voilà Merci. Merci, tiens je Allez, te rends la bouteille d'eau comme, comme tu me l'as, comme ah tu me l'as filé Elle hey, t'as vu même pas le bruit moi Elle me la jette. <rire> mais comme une dingue Elle a failli mais tu m'as fait super mal Oh là là, bon, d'accord. On en vient en 24 heures de Spa, Oui. Donc, les 24 heures, du début à la fin, vous assistez au concert, vous avez accès au paddock. Il y a un code SMS à envoyer si vous voulez gagner ce cadeau. Oui, il faut envoyer le code SPA, SPA, par SMS au 78. C'est 1 euro le message, et puis là, on retrouve notre envoyé pas spécial. L'envoyé pas spécial sur Énergie. Tous les jours, on envoie Lohan dans une ville de Belgique. Ça va être comme ça euh, tout cet été. L'envoyé pas spécial qui vient euh, vous voir. Donc, où que vous soyez, on va passer vous voir, c'est sûr, durant cet été. Puis ce matin, on est à Namur. Namur, où Lohan est en train de tenter de réaliser plusieurs défis. On peut rappeler les défis, Héloïse Oui, alors il doit trouver des escargots, des fraises, de Wépion et une piscine une gonflable. Piscine gonflable. Lohan tu euh, es à Namur. Où est-ce que ça en est pour le moment pour ces défis Oui, place d'armes à Namur. Et tu sais quoi Je vais déjà remercier les auditeurs qui sont venus euh, me rejoindre il y a quelques minutes, notamment Sylvia, le Sébastien, et le troisième. J'ai oublié son prénom. Malheureusement, j'ai fait un gros coup. C'est sympa pour lui. Off... <rire> j'ai ouais, offert euh, vraiment, vraiment pas mal de facteurs euh, là tout de suite en moins de 10 minutes. Et euh, je t'avoue que j'ai déjà trouvé l'escargot est était sur la place d'armes, donc ça c'est validé. D'accord, oh, on a l'escargot, les ouais, ouais. effectivement, il était pas loin, donc c'est bon, on a l'escargot. Les Après, ça se complique un petit peu avec les fraises de Wipion. Je vais voir un petit peu s'il y a un marché ici tout près ou euh, des grandes surfaces et effectivement ouais. essayer de trouver euh, des fraises qui viennent bien de Wipion. Parce que j'ai dit aux auditeurs tout à l'heure, ils m'ont dit Oui, mais est-ce que tu peux pas essayer un peu de les donner, etc. J'ai dit Hop, tu ne connais pas Attends, que tu veux de... tricher sur ce défi là Alors que les oui. fraises de Wipion, <rire> il y en a juste partout et à la mure. Non, mur. non c'est le défi le plus facile. Mais non mais c'est pas moi qui voulais tricher C'est les auditeurs ils m'ont dit Ouais au, au pire tu fais des photos avec des fraises nor Comment normales Comment ils balancent eh, les auditeurs Ouais mais c'est vrai en oh plus promets, ils m'ont dit ça euh... Moi je crois <rire> que même ici dans les locaux de la radio Je pourrais t'en trouver des fraises de wifiant Donc euh, si t'en trouves pas à Namur je peux rien pour toi Leanne. Ok et puis après il reste Le... la piscine euh, Piscine avec ouais. de l'eau dedans Attention piscine gonflable mais avec l'eau Donc là euh, ça va être à toi de trouver une solution Soit tu trouves la piscine tu la fais remplir Soit ah oui. tu trouves la piscine déjà remplie En, en, en, en fait ouais le truc pour les fraises de Webion c'est un peu comme si euh, je trouvais pas du Pékin à Liège quoi. Euh, est ouais, on, est un peu, on est un peu dans le délire. Ouais, euh, il, il te faut les fraises, il te faut les fraises. Donc prochain eh ben, défi faut, les fraises, ouais. ensuite la piscine. Euh, là précisément, là maintenant tu es tu es revenu au point de départ ou tu as bougé Mais quasi, c'est-à-dire que je suis allé à, à 15 mètres de la place d'armes à la Mur pour ceux qui connaissent d'office les numéro 1 qui écoutaient la radio, je suis ouais. en face du parking euh, B3. Voilà. Euh, si vous voulez euh, me rejoindre maintenant et si vous voulez m'aider à trouver euh, surtout la piscine gonflable, ce qui va être le plus difficile je pense. Eh bien, venez me rejoindre, je suis toujours là. Ok, bah, allez filer un petit coup de main à notre euh, Lohan, qui est là-bas, à Namur, ce matin. Il a besoin de vous. Oh, là, qu'est-ce qui se passe? T'es à côté d'un avion, en fait. Il y a un avion ah, à réaction. Il, y <rire> il y a du monde qui y s'arrête pour venir te voir. Eh voilà. ben oui, c'est vrai, vrai, vrai, si vous passez en voiture, si vous voyez Lohan, il est là avec euh, sa blues énergie. On l'a pas encore dit aujourd'hui. Le petit coup de klaxon, euh, mettez-nous un peu d'ambiance à Namur. Montrez à Lohan que vous êtes là. Et puis, voilà. allez lui filer un petit coup de main. Euh, il va avoir besoin de vous, puisqu'il a jusqu'à 10 h pour réaliser les défis. Donc, il reste euh, allez, 1h20, à peu près, pour euh, aller nous chercher ses défis. Ouais je suis motivé, ça va bien se passer, tu vas voir. Ok on te retrouve tout, tout à l'heure Levan. bonne Le chance Le Allez reste. à tout à l'heure Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique sur Énergie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 Music only. à écouter des puggies sur énergie Music Tour à Liège. Et le NRG Music Tour est de leur retour. La plus grande tournée musicale européenne qui va s'arrêter le 15 août dans la cité ardente à Liège. Ça va être incroyable. C'est euh... ma ville. C'est ta ville en plus. Bah, c est c est vrai je serai là. En plus, chaque oui. année, il euh, y a des stands Pékés partout autour. C'est vrai. Forcément, il ah. y a un stand de Péké où vous allez me voir. <rire> C'est certain. Je n'ai pas en rendez-vous. Quel... <rire> Au bout de quelques barquettes, ne venez pas me par... parler parce que je peux pas comme ça. Absolument. Alors, on a préparé une affiche 100% belge avec énergie et Orange, affiche de dingue cette année. Ouais, il y a entre autres, entre autres pardon, Delta, Unique, I Need, Kid Noise, Henri PFR et Psar. Ouais autres. Henri PFR, euh, DJ producteur qui cartonne pour le moment. Il y a Kid Noise aussi, Kid Noise, le, le mec avec la tête de singe. Oui. Je sais pas pourquoi il a eu l'idée de mettre une tête de singe, mais bon, d'accord. Psar, Psar, qui est notre DJ résident aussi. Euh, on vous a mis beaucoup de beau monde sur l'affiche et on vous a surtout calé toutes les infos sur energie.be. Foncez là-bas et on veut tous vous voir. Oui, en plus c'est un concert 100% gratuit, donc ouais, c est, c est c est gratuit, ça qui est bien. C'est gratuit, c'est Place Delcourt à Liège, c'est là-bas que tout se passe de toute façon euh, au moment euh, des festivités du 15 août. Donc c'est là qu'il faut être. C'est là qu'il faut être. Écoutez, savez moi, quoi faire euh, le 15 août On vous enregistre y en tout cas. On vous attend. Voilà, si tu es bah, viens avec moi, <rire> on va safonner <rire> quelques ouais. marquettes de péquet et on fera la fête ensemble. Énergie <rire> voilà. Music Tour. Les infos sur energie.be. <rire> de la... pas vite en fait. Allez ça va c'est bon <rire> Je vais le détacher okay. De son casque, au lieu de faire 3 mètres 50, on en fait plus que 50 cm. Donc tu vois avec son oreille. Ça va, je suis, détachée, je suis détachée. Je suis J'aime pas trop qu'on m'attache, sauf quand c'est Loïse. Euh, il, euh, il est 8h55. Voici l'horoscope de ce mercredi 27 juillet. Et on commence avec les béliers. Vous avancez à grands pas dans vos projets. Les taureaux en amour, vous voulez aller trop vite. Les gémeaux au travail, vous avez envie de nouveautés. Les cancers, les relations avec votre famille sont tendues. Les lions, très précis et méticulés, vous peaufinez les détails. Les vierges, vous trouvez un terrain d'entente qui conforte un projet familial. Les balances, vous allez devoir donner un coup de boost si vous voulez avancer dans votre travail aujourd'hui. Les scorpions, vous risquez d'être un peu jaloux de votre partenaire. Les sagittaires, votre partenaire vous boude aujourd'hui. Les capricornes, vous souhaitez vous rendre utile. Les versos en amour, une certaine lassitude s'installe. Vous avez besoin d'aventure. Et puis pour les poissons, vous attendez le bon moment pour vous lancer dans un projet. Les partenaires jaloux en amour, les partenaires qui boudent, c'est le bordel aujourd'hui. Ah, c'est le bordel. Ah, on va s'engouler avec les chéries. <rire> On va s'engueuler aujourd'hui, moi j'aime bien, moi j'aime bien m'engueuler de temps en temps. petite ah, Vas-y bien, il dire Wow, wow. Oh, d'accord, merci <rire> qu'est-ce que tu me fais toi On va s'engueuler aussi. On va s'engueuler On va se faire une petite engueulade une fois. Ah oh, ça pourrait être sympa. On ne s'engueule pas assez. <rire> C'est pas simple. Faut communiquer. Ouais, ça. Premier principe de vie. On va d'abord apprendre à parler et puis on verra. <rire> merci Eloïse. Les touristes sur énergie. j'ai pas de cheat, j'ai pas de coke ni d'éro, j'ai pas de crew, pas, faut fasse mon En soirée, et vodka m'en servir, je fais quoi d'une Ferrari, j'ai toujours pas mon permis, j'ai déjà pris des 20 films, holy mélancolie, moi je suis allé en prison, mais qu'au Monopoly, j'avoue je pars devant leurs clip, leur bling bling et leurs photos. tout est vrai chez moi, sauf ma montre et mon polo, pas le temps pour le sport, moi c'est le rap d'abord, et de mon clip tu verras qu'un labrador, et je gratte dans le métro, pas la taille d'un héros, tard, le veto en freestyle sous le préau. si je fais 10 pompes, je frôle le malaise, mais le sourire aux lèvres, je vais terminer. We're Normal, c'est samedi. Le soleil déjà levé. Normal, c'est midi. Je me pose devant la télé avec un bol de miel. Pops! À peine fini de boire le lait que j'allume la Xbox. Désir avec les amis, s'il vous plaît, aidez-moi. Wish oui, ma vie à cause de GTA Moi je connais par coeur les casques de Bryce de Nice Voici le premier rappeur sponsorisé par Leader Price C'est pas marrant, j'ai souvent du mal à m'y faire C'est moi le grand mais on prend pour le petit frère J'suis pas un gangsta, pas de flingue de gangsta Lève ta main si t'aimes ça Toi tu veux que je boive, que je baisse, que je fume Mais ferme ta gueule et passe tes chouettes ça grume J'ai pas la vie de rêve, j'suis pas un petit l'aise. Mais le sourire relève j viens de terminer mon 16 We're Le no soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine créfelle, mon rêve ma cuisine. Oh. Energy. Energy. Je ne sais pas ce qui lui arrive ce matin. Oh. <rire> Anne Laurence fait la poule. <rire> Qu'est-ce que c'est que ça Il est 9h. Il est 9h. Moi je sais plus quoi faire. Aidez-moi. Bon à 9h. Voici le flash info d'aujourd'hui avec Anne-Laurence Bonjour Anne-Lo. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Le Conseil d'État a suspendu hier le nouveau système de sélection aux études de médecine et dentisterie pratiqué depuis cette année. Le verdict est applaudi par la FEF qui rappelle qu'il est absurde de réduire l'accès à des études menant à un métier pourtant pénurie en fédération Wallonie-Bruxelles. Plus d'une commune sur deux manque de généralistes et d'ici 10 ans, seule la moitié des médecins retraités seront remplacés. Selon les syndicats, les policiers gagnent trop peu par rapport aux risques qu'ils prennent. Le cabinet du ministre de l'Intérieur analyse d'ailleurs actuellement si les dizaines de milliers de policiers ne gagnent pas trop peu par rapport à leurs collègues et fonctionnaires qui ne courent pas de risques. En France, suite à l'attentat perpétré dans une église hier près de Rouen, tuant un prêtre, l'un des assaillants a été formellement identifié comme étant Adèle Kermiche, connu des services antiterroristes. Ce français de 19 ans avait tenté de rallier la Syrie par deux fois. Il était assigné à résidence sous bracelet électronique depuis quatre mois. Dans un climat politique déjà électrisé par l'attentat de nice. L'opposition a critiqué la politique antiterroriste du gouvernement. Aux États-Unis, Hillary Clinton est devenue officiellement hier soir la première femme investie par un des deux grands partis politiques américains pour briguer la présidence des États-Unis. Hillary entre dans l'histoire. Football, Underlecht a pris une bonne option hier soir face aux Russes de Rostov en ramenant un nul, deux buts partout. Grâce à ce partage, eh bien les mauves se retrouvent en position favorable pour les qualifications pour les barrages de la Ligue des Champions. Encore un mode de sport et de tennis. Roger Federer n'ira pas aux Jeux Olympiques. De Rio. Il met d'ailleurs un terme à sa saison. Il est blessé au genou. Aujourd'hui, euh, que dit la météo Un temps variable aujourd'hui avec plus de nuages et un peu de pluie qui nous arrive de la côte. On aura jusqu'à 23 degrés. La pluie, non euh... Non, pas de pluie. Ah, je voudrais aussi. Annulé bon. bon, bah, on va faire avec. Bah, écoute, faudra bien. Si ouais, bon, Pour faire une météo comme ça, restez-toi. Ça... Et toi, pour faire ça, restez-toi ouais, aussi. Y des... <rire> Le réveil du roi est en off pendant les vacances. Pour assurer l'intérim, on vous a dégoté deux animateurs. Pas cher. Bon, ce sera pas terrible, mais il va falloir faire avec. Heureusement qu'on a les bons jingles et de la bonne musique. LRG. Tous les matins, 6h-10h, les touristes sur Énergie. Si vous pouvez envoyer quelqu'un pour m'aider, parce qu'entre Anne-Laurence qui fait la poule et l'autre qui chante... <rire> Allez, c'était sympa en plus. Moi, j'abandonne. On pourrait préfère... faire... Oui, moi non c'est pas une poule <rire> Est-ce que ça c'est pas la tristesse Oh là là, bon, ça va Héloïse Ah moi ça va c'est bon, je suis en forme, je suis parée pour ma journée. Ouais, qu'est-ce que t'as fait T'as bu trop de café, je pense. <rire> Elles me font Je peur. me suis pris cafés, donc ouais. Ouais, Je vous promets qu'elles me font peur. Ça va, l'eau Ouais, ça va. Moi je vais entamer mon deuxième café. Je vais aller vous chercher un petit pain au chocolat. Suis très je vais trop te de boire gentille, de l'eau, je sais. Oui, je sais. tu vas nous chercher des pains au chocolat Ah oh, ouais, oh, oui. oui bravo. Ah quand même moi, Je te féliciterai voilà. quand je les aurai parce que ça n'est qu'une promesse. On vous envoie 24 heures de spa les totales 24 heures. Oubliez pas tout à l'heure. On va vous appeler pour vous les offrir, les paddocks, le concert et l'intégralité des 24 heures de spa, c'est pour vous, si vous envoyez le code spa par SMS au 78. Héloïse, est-ce qu'on va chercher notre petit Loan qui est du côté de Namur Mais oui, bien sûr, j'ai envie de savoir on où il est, Il faut la musique de l'Arbar alors. Musique de l'Arbar voilà, on va aller voir du côté de Namur comment ça se passe pour les défis de notre Loan. Loan, tu es à Namur ce matin, tu avais réussi le premier défi tout à l'heure, tu nous as trouvé l'escargot, il reste les fraises et la piscine à trouver. inflable Voilà, c'est ça. J'étais donc tout à l'heure place d'armes à Namur. Il y a pas mal d'éditeurs qui sont venus nous rejoindre, dont notamment Sébastien qui m'avait déjà aidé, euh, pour, pour l'escargot. Et là, il est venu me, me rejoindre. Euh, bonjour Sébastien, comment ça va? Salut Luan, comment ça va? Eh ben, ça va très, très bien. On est dans ta voiture, là. Dis-moi qu'est-ce qu'on a fait les, les trois dernières minutes. Donc là, je suis venu te chercher place d'armes à Namur. On est allé au Carrefour Market à Bouge ouais. Où on a trouvé <rire> les fraises de Wépion Les fraises de C'était si super facile! C'était super facile. On le savait ouais. que c'était facile. Donc, OK, pour les fraises, il te manque donc la fameuse piscine Oui, la fameuse piscine ou encore Sébastien va pouvoir m'aider Puisqu'on est sur le parking d'un magasin qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, voilà qui s'appelle DEMA à Namur. Et tu penses qu'ici on va pouvoir trouver un genre de piscine alors Il y a moyen oui bien. Avec de l'eau de y y dedans N'oublie pas Loen, euh, Moi je te suggérerais plutôt d'aller trouver une piscine peut-être chez les gens parce que la piscine doit être remplie eh d'eau. Eh ben... Eh ben, justement, est-ce qu'on n'a pas essayé de faire ça, Seb Si. Ouais. Introuvable. Introuvable. Introuvable. Ouais, bah, pour le moment, <rire> vous avez jusqu'à 10 heures. Attends, ils sont ouais. en train d'essayer de se débiler, là. Oui. trop difficile. Et dès qu'on te donne un défi <rire> autre qu'aller acheter des fraises dans un supermarché, c'est plus possible. Ouais, et quand tu veux pour me donner le quatrième défi aussi, euh, je suis prêt, moi. Ouais, mais justement, on est en train de les sélectionner. On est en ah. comité avec Eloïse parce que je t'avoue qu'il y en a des très drôles qui tombent par SMS. D'ailleurs, ah, continuez. Continuez à nous envoyer les défis. Lohan est à Namur, On lui fait faire toutes sortes de choses. Je veux du défi, un truc complètement euh, débile. Le truc le plus con du monde à faire faire à Lohan ce matin Si vous avez une idée toute pourrie Je la veux, je veux savoir 30-18 par SMS, proposez-nous tous les défis Les plus stupides possibles Il faut que Lohan se prenne un bon moment de solitude ce matin Donc à vous de jouer 30-18, c'est les SMS ou le Facebook Énergie Belgique Ça marche aussi et par message je... Lohan on te le file bah, tout à l'heure on, on va te filer le défi dans quelques minutes Et on verra si avant 10h tu peux réaliser ça euh Bah nickel, je vous tiens au courant Un grand merci en tout et cas, en... cas mais attends, bien attend, bien. Avant ouais. que je te laisse, t'en es où là T'es où exactement à Namur Tu as dit devant le magasin Dema, c'est ça, ouais. Ok, donc on peut te rejoindre là-bas si euh, vous êtes du côté de Namur, ouais. Foncez rejoindre Lohan et aidez le à réaliser tous ces défis. Lohan, on, on te retrouve tout à l'heure et on verra si ça avance pour cette piscine. Eh ben ça marche. Un grand merci en tout cas à Sébastien et Sébastien, il y a sa femme qui écoute à Ça ouais. ouais, comment Isabelle. Voilà, un gros bisou Isabelle. Ah, et merci Isabelle. Beaucoup, euh, Sébastien. C'est pas le prénom justement qu'on avait dans les 10 femmes qui sont les moins brunelistes. <rire> bah, voilà. bah écoute Lohan, on te retrouve tout à l'heure. Ça marche salut à tout à l'heure, on fera le Très point sur les défis de Lohan, on va s'écouter Soprano sur Energy, c'est dans quelques minutes. Et puis donc je vous l'ai dit, avant 10h ça va tomber. Les accès pour les 24h de Spa, les total 24h, vous envoyez Spa par SMS au ça 78 David Guetta sur Energy. ça c'est la suite des hits sur Energy. Bienvenue, merci d'écouter Energy ce matin. Ça nous fait plaisir d'être avec vous. Ah oui, on vous fait plein de bisous en plus. Oui, c'est vrai, on vous envoie plein de bisous. <rire> le truc hyper radiophonique. Bon, ce matin, on parle de Pokémon Go, l'appli qui fait un énorme buzz. Pour le moment, on ne peut pas la louper. Sur Facebook, c'est Pokémon Go. Quand vous partez dans la rue, il y a plein de gens qui passent avec des smartphones qui ne savent même pas que vous êtes là, parce qu'ils sont trop occupés. Oui, moi j'ai vu des, des photos avec des foules de gens qui se rassemblent ouais. genre au Parc royal à Bruxelles et tout ça, mais c'est... Mais, mais ils veulent choper du Pokémon. Ouais non, c'est ça le plus important dans la vie. Chercher un job, non, cherchons <rire> les Pokémon. Attends, bon, on avait du contre. On a commencé l'émission tout à l'heure avec deux contre. Et puis on a eu un, un pour. Donc ça fait deux pour les contres, un pour les pour Et Elodie vient de se péter le doigt. Vous ne voyez pas évidemment puisque c'est ah, la radio. Ah, mais je te jure que je viens d'avoir <rire> une espèce de blessure. Elle a super mal, ça se voit. Elle a super mal. Écoutez, ah. euh, si on la perd avant la fin de l'émission, on, on ferait une rubrique euh, Appelons les pompiers. Euh, J'en étais où moi du coup à cause de toi Arrête Attends de faire moi, des bêtises. On a commencé avec les Donc, contre. On devrait commencer avec les contres. On a eu du pour. Et là on a à nouveau du pour. C'est Géraldine qui est avec nous ce matin Bonjour Géraldine Non je pas monté le son Bonjour Géraldine Bonjour Le mec qui dit bonjour et qui monte le son D'accord Géraldine tu viens d'où De l'eau de l'Instar près de Chirleroi Ok on fait un coucou à tous les habitants de l'eau l'Instar Géraldine Toi tu joues en famille, tu joues avec tes enfants c'est ça à l'équipe totale Team Pokémon Go Et ça s'est passé comment Comment ça se fait qu'aujourd'hui tu te retrouves à jouer avec tes enfants à Pokémon Go Eh bien déjà j'ai un mari qui est 100% geek. Ah, <rire> déjà. <rire> Et ensuite ben, mon fils a pris la relève, hein, les chiens font pas des chats. Non c'est clair. Et donc euh, voilà il est fan des cartes Pokémon jusqu'aux figurines dans la chambre. Euh, le truc qui fait bien plus mal qu'un Lego la nuit quand on se lève. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> <rire> <rire> déjà marcher sur euh... des Lego ça fait mal. Et là ouais, ouais, ouais. voilà. Et donc, un matin, euh, tout le monde se lève et ça fait « Maman, regarde, il y a l'application Pokémon, vite, vite, télécharge, mets-la sur ton téléphone. » Ah, mais donc, ils ont réussi à te convaincre, toi, t'es tombé dans le piège aussi. Ben voilà. D'accord. Et toi, tu serais, plus, tu serais plutôt pour, quand même, ou tu y vois des contre Oui, bien sûr. Bien sûr, non, non, je vois pas de contre. Enfin, niveau sécurité, c'est vrai qu'il y a, il y a des, des gens qui sont pas euh, 100%... Euh, Top parce que voilà, il y, y a des aventuriers guerriers, je vais dire. Oui, clairement. <rire> voilà. Je comment tu les appelles, des aventuriers. Guériens. Et c'est-à-dire, on, on va quand même le rappeler, le smartphone au volant, c'est interdit, parce que ouais. c'est un bon. des trucs les plus fous avec Pokémon ça Go. c'est super dangereux. Le nombre de gens qui s'arrêtent en plein milieu de la ça. route, euh, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'étais sur une route quand même à 90 km/h, il y a une bagnole qui s'est arrêtée sur le bord de la route, mais pas complètement sur le bord devant moi, en train de secouer le smartphone et vu le mouvement, alors j'ai pas vu l'écran, mais vu le mouvement, je pense que c'est quelqu'un qui a. Un peu un Pokémon J'ai trouvé ça dingue Donc faites quand même gaffe Si vous êtes en ne voiture faites pas ça ouais. euh, voilà. C'est déconseillé euh, C'est bien de chasser les Pokémon Mais c'est surtout bien de, de faire attention sur la route euh, Donc Géraldine Toi team voilà. building Tout le monde s'y met Toute la famille J'adore Tout le cette... monde s'y met Voilà, Les enfants sont euh, en repérage Donc j'ai ma fille Qui fait le repérage Qui me dit Maman c'est par là C'est par là C'est par là <rire> Et dès qu'on en a capturé Qu'on en a repéré un C'est mon fils Qui le capture Et moi, une fois qu'on est rentré à la et maison, je remets chargé le téléphone parce que c'est super important aussi. Et euh, je fais évoluer tout le monde. Toute voilà. une armée organisée, hein, dis donc. Toute une armée organisée. <rire> c'est pas mal, moi, moi j'aime bien l'idée. Alors, on n'est pas qu'avec Géraldine. Aujourd'hui, il y a Christelle qui est avec nous. Salut Christelle. Salut. Christelle, Salut. ça te dirait de rejoindre l'équipe de Géraldine Comme ça, on a juste une personne à l'équipe. Et on va chasser. Euh, Christelle, tu es dans quel coin toi Moi, je suis de la province du Luxembourg. Du Luxembourg, ok. Tu chasses le Pokémon, toi aussi, t'es tombé dans le piège. Hein. Ouais pareil. Donc, pareil tu seras notre troisième pour, t'es aussi pour l'application. Oui tout à fait, avec les mêmes réserves, tout à fait. Et on, si toi tu tu devais con convaincre celui qui est de l'autre côté de la radio et qui dit bon moi Pokémon Go ça m'emballe bat le moyen, je vais peut-être tester, je sais pas, tu lui dis quoi. Bah, je lui dis que ça permet de sortir de chez soi en fait, parce ouais, que euh, c'est clair que bah, du coup mon compagnon est pareil il est geek et tout et du coup il a embarqué toute la famille et on va en promenade on prend le chien, on prend les affaires on prend les gourdes et tout quand il <rire> fait chaud et on va se balader dans les bois promener <rire> le chien et les enfants pendant que les parents sont en train de chasser les Pokémon <rire> voilà. en fait c'est géant là ça devient un côté sympa moi je suis content parce qu'on avait vu beaucoup de négatifs aujourd'hui c'est vrai qu'il y, y a des côtés négatifs mais là on voit le côté ludique qu'on peut faire avec les enfants je trouve ça très très sympa euh, c'est des chouettes idées alors Géraldine et Christelle euh, vous avez craqué aussi avec les enfants sur le générique maintenant vous connaissez les paroles et tout oh non pas tout. Euh, <rire> mieux ça que moi ah c'est dommage on a bien voulu vous faire chanter ces antennes tu vois mettre, euh, mettre la petite musique là non, non, <rire> Un jour je serai le meilleur des De me bats pour défis. Ah mais elle connaît Ah ouais, mais à la maison c'est pareil, ça chante tout le temps. Ah oui donc les enfants en général, eux ils connaissent les paroles. Là tu connais par contre, Jusqu'au bout. Il n'y a pas le refrain, c'est attaquer tous. Ah oui, je sais pas, je sais pas quel moment ça arrive dans le générique. Je crois que c'est un peu après. En fait, c'est un peu ta génération, elle les Pokémon quoi. Attends, c'est maintenant. Attention, un Pokémon attrapez tous. <rire> elle est toute contente, elle est toute contente. Bon, euh, Géraldine, Christelle, je vous embrasse, on vous fait de gros bisous, vous revenez quand bon vous voulez chez les touristes. Hein bisous les filles, filles Ciao, les filles. Les touristes sur Énergie. Tout l'été, Énergie rembourse vos vacances. Vous n'y croyez pas hein À tout moment, les animateurs d'Énergie vous appellent en direct pour connaître le montant de la facture et vous remboursent immédiatement.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 This one, it's one Dun, dun Ça fait bouger. Il n'a que des boum dans ton poste. <rire> Le bon plan d'Héloïse sur Énergie. Et hey, tous les jours, Héloïse nous fait des bons plans. Et alors, je crois que je t'ai inspiré sur ce coup, Hélo. Pourquoi Puisque en permanence j'ai la batterie de mon smartphone qui est à plat et tant que je cherche le câble. Ah non mais j'ai pas du tout pensé à toi en Sauf fait. Sauf que j'ai une marque de smartphone totalement improbable et que personne n'a le même câble que moi, ce qui m'embête beaucoup et donc on va parler de l'économie des batteries de smartphones. Hein. Exactement, alors comment tu fais pour charger ta batterie toi Kevin Bah je branche le câble hein, comme tout le monde, tu, hein, tu croyais quoi que j'ai pédalé dans une cave euh, sur une dynamo ou quoi non Eh bien moi j'ai appris plein de trucs en faisant ce, cette chronique parce que déjà il faut C'est mieux de recharger sa batterie par tranche et non tout d'un coup. Tu vois, t'as tendance à mettre ton téléphone et le faire charger en une fois jusqu'à 100%. Ouais. Eh bien, non. L'astuce, c'est mieux de faire pour avoir une plus longue durée de vie, c'est de faire par tranche. Donc, par exemple, 15 minutes quand t'es dans ta cuisine, 15 minutes quand tu prends ta douche. Euh, voilà. Par petite tranche. Et donc, ça va permettre d'avoir une plus longue longévité de vie de ta batterie. Tu sais qu'il y a des applis qui font ça, qui rechargent ta batterie et puis qui arrêtent le rechargement et qui recommencent. Ah, bah, c'est que je suis pas dans la même génération es que t t encore un même bon plan. <rire> Moi aussi, je connais mon plan. Tu crois quoi C'est quoi l'appli Tu connais le nom uh, Clean master. Clean master okay. Et t'as vu, incollable. Ah, Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. écoute, voilà, je suis pas geek comme toi. Hein. Alors, aussi, ce qu'il faut faire, c'est ne pas charger sa batterie jusqu'à 100%. C'est mieux de faire un 80-70% et de la recharger un peu après que de faire, voilà, et de la recharger à fond. C'est ce qu'il disait en tout cas. D'accord. Euh, je t'avoue que j'ai jamais essayé de faire comme ça, mais oui, en moi, en général, je la mets chargée quand je vais dormir aussi. Donc, tu vois, je vais pas mettre voilà, ma non justement, plus. Justement, c'est ce que j'allais voilà. dire. Ne pas laisser brancher lorsque le GSM est chargé. Parce que justement, voilà, apparemment, c'est pas bon du tout et ça fait perdre de, de la vie à ta batterie. Ah, d'accord. Okay. Donc, <rire> ce qui explique pas le faire quand tu vas dormir justement. On a enfin l'explication de pourquoi mon smartphone tient à peu près 3 heures. <rire> On ouais. euh, est d'accord, mais c'est bien, tu m'apprends un truc. Là. Et puis il faut savoir que nos smartphones aiment bien être tout nu, enfin je veux dire tout nu, <rire> sans ah, leur euh, coque. D'accord. <rire> sans leur coque parce que ça fait chauffer la batterie, en tout cas ton téléphone. Et donc la batterie, ben, surchauffe un petit peu et euh, il est préférable justement d'enlever sa coque pour qu'il respire un petit peu. D'accord, ok, bah je vais... Ouais, ouais, tu vois que je n'ai pas de coque. Je n'ai pas de coque. D'ailleurs, je vais pleurer à la prochaine fois que je vais le casser en disant que j'ai pas mis la coque comme à chaque fois. Mais voilà, j'ai pas de coque. Ben non, mais c'est mieux, franchement, ils préfèrent voilà, tout nu. D'accord, sinon tout si t'as un et câble, et si t'as un câble, je veux bien quand même... Ça. Oh pitié, faites quelque chose. Prenez-la chez vous, moi je vous la donne, hein. je la vends, on fait ce que vous voulez. Tous les matins. Pendant les vacances, les touristes s'installent sur énergie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 Dick. You don't give a damn about me Yeah, all oh, don't know what you are trying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 36 On va s'écouter Tal sur Énergie. Merci de nous écouter ce matin. C'est les touristes. On est content d'être avec vous. Héloïse est toujours avec moi. Je, je pleure. Pourquoi Parce que j'ai pas eu mon câlin ce matin. Ah, C'est vrai, j'ai encore oublié. Ça va. Je t'ai fait mon câlin dans deux minutes chrono. Ok. On fait ça. On va retrouver Lohan qui est à Namur, qui réalise tous vos défis durant tout cet été. Donc ce matin, direction Namur. On avait les fraises à trouver. On les a trouvées. C'est bon, les bon pour les fraises. On C'est bon, si. okay. Il oh, manquait bon. la piscine. La fameuse piscine. Lohan est avec nous. On va savoir s'il a trouvé la piscine. Lohan, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé à Namur I'm Oui, et eh bien écoute, j'ai euh, Karine, une auditrice d'énergie Qui est venue me récupérer donc au magasin euh, de bricolage tout à l'heure Et qui m'a dit, écoute, j'ai une énorme piscine de 25 000 litres Si tu veux, je t'emmène chez moi Et donc du coup, euh, j'étais avec elle euh, en voiture Et la photo est faite, donc euh, le défi est validé Ah, j'ai pas encore vu la photo, je vais aller regarder ça euh, Et c'est quoi ces photo ces piscines gonflables, ces piscines... Ouais, c'est ça, c'est une piscine gonflable, mais une très très grosse piscine Ah d'accord, euh, ok, okay. alors Lohan, tu m'as confié un truc hors Il faut qu'on en parle, euh, il est arrivé une petite <rire> maison mesam... Aventure avec la voiture qui t'a emmené. Ouais, c'est vrai. En fait, pour tout vous dire, Karine est tellement sympa euh, qu'elle voulait me faire encore gagner plus de temps. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans ce jardin donc avec la voiture. Et si tu veux, euh, entre, entre la barrière, il y a une, une grosse grosse pierre. Et, euh, et malheureusement, en fait, le carter qui, qui tient le oh, moteur non, non. a explosé. Et donc, du coup, bah, je suis bloqué dans la non, maison de Karine. Non, non, non. Euh... Oh, non, Karine, Karine, valaut, Karine, ouais. On pense bien à piratoire. C'est pas possible. Ouais. Loïc, bon, t'es un peu mécano ou pas Non, non, je suis pas du tout mécano ouais, ton, ton <rire> prochain défi sera de réparer la bagnole hein, parce que là. Ouais <rire> voilà mais si, si vous passez près de Karine, je sais pas où c'est mais si euh, bah, vous pouvez peut-être me récupérer pour aller euh, place d'armes. tu vas la laisser voulez. planter comme ça exactement. Sa tu sais ce qu'on va faire Karine, on te le laisse, on, on cherchait justement <rire> un moyen de s'en débarrasser, donc euh, on va le laisser <rire> chez toi. C'est bon. Bon bah je crois, grand crois grand que. Euh, merci en tout cas, comme va Grâce à Karine, euh. tu as tes trois défis, défis réussi Alors, Lohan Là, tu es bloqué chez Karine, donc je ne sais pas. On va peut-être changer les plans parce qu'on devait te proposer oui. un défi supplémentaire. Du coup, ça va être un petit peu compliqué puisqu'on va pas te laisser lâcher Karine comme ça. Euh, oh oui. Mais on, on nous a proposé de te faire faire la chenille. C'est ouais. pas mal. Ça, la Moi, j'aime bien, bien cette ça. idée que tu fasses la chenille quelque part avec des auditeurs. Mais tu sais ce qu'on va faire ah oui. On va le garder okay. pour demain. Voilà, gardons ce défi ça pour va demain. Va. Demain, tu devras okay. te rendre dans une gare et faire la chenille avec cinq auditeurs. Ça la chenille, la plus triste du monde. Hein. La chenille à 5 c'est un peu triste. Donc, on, on verra pour faire ça demain. Loïc, on se retrouve. Oui, alors demain euh, c'est euh, sur le planning, c'est switché. Donc je sais pas ce qui est marqué, donc c'est juste switché. Si tu peux peut-être C'est Nivelle que... demain. Demain ah, c'est Nivelle. Voilà. Donc demain ce sera Nivelle, voilà, exactement. Nivelle, on est chez Anne Lolo de la rédac. Ouais, c'est euh, la ville Nivelle, c'est la plus belle. Comment on appelle les habitants de Nivelle <rire> Nivellois, Nivellois. Les Nivellois, Nivellois d'accord. Bah tous les Nivellois, on compte sur vous demain. Lohan vous file du rancard à Nivelle, il sera là sur le coup de 8h jusqu'à 10h. Si demain vous avez un peu de temps à perdre, si vous n'avez rien à foutre, bah venez aider Lohan on vous attend. Voilà. Allez chez les Aclots. Les aclos, Les aclos, ah, que... ce sont les habitants de Nivelles, mais quand tu es né, quand la génération au-dessus de suite, toi oh, est née à Nivelles également, top, tu, tu es... C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. <rire> mais je t'apprends déjà des trucs pour demain, Loan, quoi, merde C'était l'instant culture. Et la tarte aljot et tout ça, Enfin, tu vas voir, tu vas kiffer, c'est une trop belle ville. La Vraiment. tarte aljot. La tarte al spécialité nivelloise notre petit gros si t'as d'autres choses à dire collégiale qui est superbe une des églises romanes les plus grandes en Europe euh, au centre oh là, de la place oh là de Nivelle oh là là, ok oh ça oh là va, et comment elle tu... fait sa pub et pendant ce <rire> temps en Afrique du Sud <rire> non mais c'était bien ta petite séquence qui tira de bon alors on te retrouve demain ensuite gros bisous défi réussi euh, c'est Régine qui est avec toi c'est ça Euh, c'est euh, Comment ça euh, Oh là là euh, L'auditrice qui est avec toi qui a pété sa voix. Comment elle s'appelle Ah non c'est Karine Karine, pardon, je me suis trompé Bah tu souhaites tu voilà. beaucoup de courage à Karine et du coup t'as bon, plus qu'à jouer les mécanos Et on on des sur toi ouais, Lohan fait des miracles. Eh ben t'as plus qu'à jouer le remplaçant entre 13h et 16h si j'arrive pas. <peut> euh... <rire> à demain Ok Lohan, ciao ciao, bisous -y, Ciao ciao 3, 2, 1! 6h, 10h, les touristes sur énergie. Avec Kevin et Héloïse.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 Énergie et Orange présente le Énergie Music Tour. Énergie Music Tour. Le 15 août, la plus grande tournée musicale européenne s'arrête à Liège, avec une scène 100% artiste belge. I Need, Jepsa, Mikey, Shiny, Alex Germis, Delta. Le Binôme Kid Noise Henri PFR Sam Thomasson Et Unique Énergie Music Tour Liège Le 15 août Place Delcourt Un concert 100% gratuit Et 100% belge Énergie It's music only Avec Orange <musique> I free. to energy hit music only. C'est le plan Elle <rire> <rire> Toute gênée. Clara, est-ce que c'est chez toi que je dois venir travailler sur la fouille d'eau dos On te l'avait jamais fait, je parie, Clara. Non, effectivement. Bon, Clara, les, les 24 heures, est-ce que ça te fait rêver Oh oui, oui, c'est super envie d'y aller avec des copines, ce serait vraiment top. Tu veux y Et aller entre copines, copines Oh, là là, oh là, Ouh, là là Encore plus Je sens que je vais venir avec. Du coup, encore plus musique de... <rire> entre copines, moi, ça me va aussi. Tu sais, Clara Dans ce cas-là, je viendrai pour plusieurs fuites d'eau. <rire> bon, Clara, Mais... tu pars en 24 heures, c'est gagné. Wow wow merci, merci, merci, merci, Donc tu pars, tu vas faire tous les 24 heures de spa, les totales 24 heures de spa, avec énergie. En plus de ça, bah, tu vas pouvoir accéder au paddock, donc aller voir comment ça se passe dans les stands, tu vas oh, voir les génial. voitures qui font les arrêts, les ravitaillements. Tout, tout ça à va la être totale. trop bien. Tu fais des photos on est des, des, des mecs sexy qui est là-bas. Ouais, vous en pas quand même. Et elle s'appelle comment les copines que tu veux emmener là-bas, Clara Euh, C'est Julie, Juliette et Valentine D'accord, elles ont des noms sympas en plus euh, je, Et je peux venir <rire> Ok Clara entre filles, Non mais oui ça va, je vous, la je vous laisse entre filles. Clara, amuse-toi bien là-bas, tu fais plein de photos Et puis euh, évidemment, on te fait plein de gros bisous Ok, super, merci beaucoup Et ils sont quand okay. même vénards à nos auditeurs quand même Ils partent direction plein d'événements super con. Bon J'adore Ils ont trop de chance, Moi je veux y aller aussi Bon, il y a Tanguy qui débarque pour la suite des sur énergie Exactement Deux de 40 minutes de hit à la suite T'as vu, je suis assis sur une toute petite chaise Tanguy, ouais. tu peux aussi nous faire une petite voix sexy un peu D'accord, bonsoir voilà. Héloïse, comment ça va <rire> Ça peut être... Ah, ça peut t -t être rose. Vas-y un peu Bonsoir oh, C'est pas mal Tu vas bien on peut, on peut faire comme ça si tu veux On se donne rendez-vous ce soir <rire> Et t'as vraiment ça, la voix pour part. faire ça Bah, je le fais, évidemment. Tu crois qu'énergie, ça me paye assez pour. <rire> <rire> Tous les soirs, je le fais. Donc, quand vous appelez tard le soir, la personne qui décroche. Exactement. C'est lui, il est avec nous. Bon, écoute, à plus, tard bien pour la suite, Tanguy. Pour plus de 40 minutes de téléphone rose. <rire> bon, bah, Milo on se retrouve demain. Je te fais un gros bisou et un gros câlin. Grand bisou gros bisou Rendez-vous demain, dès 6h, dans les touristes sur Energy. Bye tout le monde, ciao, ciao. Et puis, en plus, demain, bah, oubliez pas, à partir de 8h, Lohan sera à Nivelle On compte sur vous pour aller l'aider. J'adore cette musique. Tu peux enlever cette musique de téléphone va, ça, ça, voilà. Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć, 6h et moi je vous joue vous et preuve préféré avec 10 euros qu'on écoute, est il est 10h, bienvenue